Présente le corps en action, On Qibla commencé à parler de la vie de la vie de la vie de la vie de la vie de la vie de la vie de la vie de la vie de la wa de la vie de la vie de min vie de la vie وَمَنْ يُضِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَلَّا إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي به الله كان عليكم رقيبا بعد السلام عليكم الله تعالى وبركاته Donc en Islam bienvenue à une nouvelle séance sur madarij les sentiers des itinérants bien le cœur en accent et la spiritualité en Islam dans la religion d'Allah Donc là on est en train de parler précisément et plus particulièrement de tout ce qui est relié à la relation entre la personne et son créateur, Allah subhanahu wa ta'ala, surtout lorsqu'on parle de la dimension qui est à l'intérieur du cœur, parce qu'Allah il dit que la seule personne qui va gagner, qui va avoir la victoire, qui sera sauvée le jour dernier, c'est la personne qui va venir auprès d'Allah, avec un cœur qui est sain ou bien un cœur qui est propre et qui est pur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et bien sûr toujours avec ce grand chapitre sur le repentir, le tauba revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala lors de notre dernière séance, la semaine dernière on a parlé de des choses qui sont haram ou alayhi wa ou rahmatullah, les choses qui sont interdites ou qui sont nocives les choses que Allah azza wa il n'aime pas subhanahu wa ta'ala en d'autres termes les choses qui requièrent de faire la tauba de revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala ça veut dire être sur le mauvais chemin et on avait parlé de certains types de al muharramat des choses interdites en commençant par ce qui est le plus grave on a parlé notamment de al kufr la mécréance ou Ce qui est la réalité de le kufr, comme on l'a rappelé la semaine dernière, qui pourrait nous faire un bref rappel, c'était quoi le kufr On a dit que le kufr, habituellement, on traduit ça comme étant la mécréance, mais en réalité, ça a un sens plus profond que ça, plus précis. Qui pourrait nous faire un rappel C'était quoi le sens de al kufr Le fait de couvrir et aussi le fait d'être ingrat envers Allah subhanahu wa ta'ala, plus précisément, si on parle bien sûr du qui entraîne, que le contraire d'un iman. On va parler aujourd'hui, incha'Allah ou ta'ala, du shirk le polythéisme ou bien le fait d'associer Allah azawajel d'autres partenaires et on va parler aussi d'une autre maladie très grave qui est l'hypocrisie qui est parmi les pires maladies du cœur et plus tard inchallah azawajel probablement inchallah la semaine dernière on va parler de al-fusur ou al, quwa, al donc ça c'est les euh, principales catégories des choses qui sont interdites et des choses qui sont nocives pour le cœur on a dit la semaine dernière qu'il y avait certains types précis de, du coffre C'est quoi le coffre Le coffre ça peut être soit un coffre de takzib, ça veut dire quelqu'un qui met croix en Allah Azza wa qui va rejeter le message de ses prophètes, qui va les traiter de menteurs, que ça c'est un ment, mensonge, que ça c'est un complot, c'est une invention, n'importe quelle chose. Il y a aussi le coffre de l'istigbar, l'arrogance, personne qui rejette la vérité, Sans la traiter de menteur, mais c'est parce qu'il y a de l'arrogance dans le cœur. Elle ne veut pas suivre la vérité qui vient d'Allah, même si elle voit cette vérité en toute clarté. Il y a par exemple le coffre de An Nifaq, dont on va parler aujourd'hui un peu, le coffre de l'hypocrisie. Il y a le coffre de shak du doute, la personne qui est dans un doute. Un peu elle croit, un peu elle ne croit pas, n'est pas sûre. Un jour elle croit, l'autre jour elle ne croit pas, et ainsi de suite. Et il y a le Koufro de Al-Eharad, la personne qui se détourne du chemin d'Allah Subhanahu Wa Ta'ala, qui n'est pas intéressée à savoir c'est quoi la vérité, c'est quoi le faux. Moi, je n'ai pas de temps pour ça. Ce qu'on appelle Koufro Al-Eharad. Okay. Aujourd'hui, Inshallah Utah, on va commencer à parler d'une autre chose qui est très grave auprès d'Allah Zawajal, de la chose la plus grave, en vérité, de la plus grande injustice. Et c'est le shirk, le polythéisme, le fait d'associer Allah Azza wa Jal d'autres partenaires. Lorsqu'on a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est <coughs> quoi le péché le plus grave Il a dit alayhi sallallahu alayhi wa sallam, « lillahi niddan wa huwa khalaqak » C'est le fait d'associer avec Allah Azza wa Jal un autre partenaire, alors que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui t'a créé. Et Allah il dit dans le Quran Karim dans la fameuse sura suurat l'Uqman, parce que l'homme Luqman, l'homme qui est pieux, il est en train de faire un rappel, une exhortation, un enseignement à son fils, il a dit, Yabunayya tu shirk billah, inn'a shirk ala dulmun hardi. Il a dit, point de partenaire avec Allah Azza Ne commet pas le shirk parce que le shirk est une injustice qui est très grave auprès d'Allah Azzawajal. Qui pourrait nous dire pourquoi est-ce que le shirk est une injustice qui est grave? Quelle est la, la logique derrière? <coughs> oui manque de confiance en Allah subhanahu wa ta'ala qu'est-ce qu'on a aussi l'ingratitude mais l'ingratitude ici dans un autre sens dans le coufre on regarde plus le sens que tu es ingrat vers Allah azza wa ta'ala dans le shirk c'est l'ingratitude dans le sens où tu remercies autre que Allah subhanahu wa ta'ala Allah azza wa ta'ala il te donne et toi tu vas voir ailleurs pour être reconnaissant C'est quoi le contraire du shirk L'opposé du shirk, c'est quoi Comment ça s'appelle Le tawhid ou bien le ikhlas aussi. L'unicité, le monothéisme. Et comment est-ce qu'on pourrait définir c'est quoi le monothéisme C'est quoi le tawhid d'Allah azawajal? Comment définir ça Les bases de l'islam, oui. Shahadatayn, donc c'est quoi le sens Ma ma'na shahad. <coughs> Allez, on est en train d'expliquer c'est quoi l'islam à quelqu'un. Parfois, on fait, on fait des trucs comme ça, un programme de dawa intensif, atelier, comment expliquer l'islam à quelqu'un. Mais ce n'est pas juste une question de, de technique, il faut comprendre. C'est le plus important quand on fait dawa à quelqu'un, on appelle quelqu'un au chemin d'Allah, c'est de comprendre notre religion et de pouvoir passer le bon message. Après ça, les techniques, ça vient après, ça vient améliorer. Vous comprenez non. Croire en une seule puissance Donc ça c'est une partie du tawhid d'Allah Azza wa en Allah Azza wa qu'il est le plus puissant, le plus grand, qu'il est l'unique subhanahu wa ta'ala. Il n'y a rien comme Allah subhanahu wa ta'ala. Laïsa kamitlihi shay'un est le sami'u al-basir subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qui vient compléter ce sens Ça c'est le sens du tawhid, ça c'est la moitié du tawhid. Celui qui croit en une seule puissance... Et qu'il n'y a d'autre puissance à part Allah Est-ce que cette personne-là accomplit son tawhid, son monothéisme? Est-ce qu'il manque quelque chose? Hmm? Aucun partenaire. Mais aucun partenaire. Quand on vient de dire qu'il est l'unique wa ta'ala, aucun partenaire. Il nous reste une autre partie ici. Oui. Le prophète Muhammad (alayhi s salam le message. Mais lorsqu'on parle de notre partie, regarde, le tawhid, ça c'est très important. Il y a, il y a deux parties. Il y a deux aspects au tawhid. Premier aspect au tawhid, c'est la connaissance d'Allah Azza Le tawhid de connaissance. Connaître Allah Azzawajal. Celui qui ne connaît pas son créateur subhanahu wa ta'ala. Celui qui ne connaît pas que Allah azza il est l'unique, qui n'a pas de partenaire, qui n'a pas de père, qui n'a pas de fils, ainsi de suite. Celui-là n'a pas, n'est pas un mouahid, il n'y a pas de tawhid. Comprenez Par contre, ça c'est la première partie. La deuxième partie, c'est le tawhid qui est relié à nos actions, ce que nous en fait envers Allah subhanahu wa ta'ala. Si je crois qu'Allah azza wa jall, il est l'unique et le tout puissant subhanahu wa ta'ala, mais que moi, j'adore autre que Allah azza wa jall, si mes prières elles sont pour autre que Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce que moi je suis dans le tawhid Non. Est-ce qu'on s'entend tous sur ça Si je crois qu'Allah azza wa jall, moi c'est l'unique, subhanahu wa ta'ala, c'est Allah azza wa Mais moi, je vais regarder la lune, je vais prier vers la lune. Parce que moi, je suis dans le tawhid, je suis un monothéiste. Hmm? Non, il y a des personnes, ils font ça, ok, même, même des supposés musulmans, ils ont certaines choses de jahiliya dans leur culture ou autre chose, par exemple, certains musulmans enseignent à leurs enfants que lorsque tu perds une dent, une dent va tomber, un petit enfant comme ça, une dent qui tombe, tu fais quoi Tu prends la ta dent, tu vas à l'extérieur, tu regardes la lune, tu dis, hey, « Eh, la lune, prends cette dent et donne-moi une dent qui est plus belle. » Tu vas jeter ça vers la lune. Ça, c'est du shirk, bien sûr. Se tourner vers la lune. Est-ce que, est que la lune, la, la lune, c'est quoi C'est une divinité. Vous comprenez Donc, si quelqu'un croit qu'Allah, il est l'unique, le Tout-Puissant, mais que ses prières sont dirigées vers la lune, vers le soleil, vers un arbre, vers une tombe, vers n'importe quelle chose. Ça, ce n'est pas le Tawhid d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Donc, Tawhid, c'est deux parties. Souvent, les gens parlent de la première partie qui connaît Allah Zodan. Ça, c'est le début du Tawhid. Ça doit impliquer autre chose. Si je sais, je te donne un exemple. Tu cherches un emploi. Tu cherches un emploi. Oui, là, il bien sûr, Allah Zodan, il a le plus haut exemple. Et là... Tu es en train de faire des applications, ainsi de suite. Tu es intéressé à telle compagnie. C'est une grande compagnie dans ton, travail, dans ton domaine de travail, ainsi de suite. Dès que toi, tu entres, tu veux parler à quelqu'un, un employé, personne, à la, la réception, par exemple, pour leur dire que j'ai besoin d'un emploi. Et il y a quelqu'un qui se présente à toi, il te dit bonjour. Il commence à te parler, puis après ça, on te dit, en passant, lui, c'est le boss ici. Lui, c'est le propriétaire de la compagnie. Tu vas faire quoi Qu'est-ce que tu vas faire Tu vas lui parler direct, tu ne vas pas dire, oh, lui c'est le boss, waouh, j'ai parlé aujourd'hui au boss en passant. Hein. Et le boss, il m'a parlé directement, on a passé beaucoup de temps et ainsi de suite, mais là tes amis vont dire, en fin de compte, qu'est-ce qui s'est passé Est-ce que tu lui as parlé de ton emploi Non, je suis parti après ça à la réception et je leur ai dit, comment est-ce que je peux postuler oh. Tu sais que c'est le boss, tu as eu l'opportunité de lui parler, mais tu es allé voir ailleurs. Il y a un problème Wa lillahi al-mathalu al-a'la celui qui sait que Allah Azza wa Jall il est le Seigneur de toute chose Subhana wa Ta'ala qui n'a pas de partenaire cela doit impliquer la prochaine étape qui est quoi se tourner vers Allah Subhana wa Ta'ala ça veut dire faire la ibada parce que parfois il y a des gens de par l'arrogance qui est dans leur cœur même s'ils connaissent la puissance d'Allah Azza wa Jal ils vont pas se tourner vers Allah Azza wa Jall c'est pour ça Allah Subhana wa Ta'ala dit Wa qala ودعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين دي votre seigneur il a dit priez moi invoquez moi je vais vous répondre pourquoi il dit subhanahu wa taala parce que alladhina yastakbirun ceux qui sont trop arrogants trop orgueilleux pour faire la ibada d'allah azza wa jalla pour prier vers allah subhanahu wa taala ils vont aller fi jahannam ils vont aller en enfer. Donc il y a des gens qui connaissent la grandeur d'Allah Azza wa mais qui refusent de le prier, ne veulent pas faire de ibad. Et il y a des gens qui reconnaissent la grandeur d'Allah Azza wa Jal mais ils vont le prier et aussi prier d'autres partenaires avec lui et c'est exactement cela ce qu'on appelle le shirk. Et Allah Azza wa il a dit que le shirk, le polythéisme, Allah Azza wa ne le pardonne jamais. C'est le plus grave des péchés.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 pardonne pas. Même pour la personne qui serait la plus noble, comme l'oncle du prophète, alayhi wassalam, qui fut un moucheric, mais qui malgré ça, il aimait le prophète, alayhi wassalam, et il le défendait, et il l'aidait, ainsi de suite. Mais à sa mort, le prophète, alayhi wassalam, il a tout essayé avec lui à l'instant de sa mort. Il a dit, dit juste un seul mot ici, une phrase, d'il la ilaha illallah, juste dit le tawhid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 Shirk, il y a deux types de shirk Le shirk majeur et le chirc qui est mineur. فَالْأَكْبَرُ لَا يَغْفِرُهُ اللَّهُ إِلَّا Le shirk majeur, Allah Azza wa ne le pardonne jamais. Sauf avec repentir, comme on a mentionné avant la mort. Et c'est quoi ce shirk majeur Écoutez bien ça c'est le fait d'avoir d'autres partenaires avec Allah. Qu'on aime comme Allah, qu'on met au même niveau que Allah. Ça veut dire si quelqu'un met une autre divinité. Un autre être qu'il ou elle craint comme il craint Allah Azza wa ou aime comme il aime Allah subhanahu wa ta'ala, ou espère comme il espère le bien d'Allah Azza wa Jal. Et ainsi de suite, ça c'est du shirk dans l'aibadah, dans notre adoration et dans notre religion et dans notre foi Allah Azza wa Jal. Il ne pardonne pas ça. Les moucherikines en enfer, ils vont dire quoi Il dit subhanahu wa ta'ala Ta'allahi in kunna fi dhalalin mubin iz bi rabbi al alamin. Ils vont dire le jour dernier en enfer on était dans un grand égarement. Un égarement qui est clair pourquoi? Parce qu'on vous mettez au même niveau que le Seigneur des univers. Subhanahu wa ta'ala. Si vous savez, ça veut dire égal. Mettre quelqu'un au même niveau égal que Allah Azza wa c'est ce qu'on appelle le shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala, Même s'il si reconnaissait que Allah Azza wa lui seul, il était le créateur de toutes choses et le Seigneur de toutes choses. Est la source de toute chose, Subhanahu wa Taala. Comme on a déjà mentionné ça la semaine dernière et on le répète, je, si je me rappelle bien, on a parlé de ça la semaine dernière. Le Prophète, alayhi be wa salam, lorsqu'il parlait au, lorsqu'il faisait face aux musulmanes de Quraysh, est-ce que les musulmanes de Quraysh rejetaient la grandeur d'Allah Azawajal En principe, est-ce qu'ils rejetaient que Allah Azawajal c'était le Créateur Non, c'est dans le Coran. Voilà, Insa'Allah. Man khalaqa samawati wal arb La yakoulunna Allah Si tu questionnes Qui a créé les cieux et la terre Ils vont dire c'est Allah Les mouchrikin de Quraysh jamais dit Allah Il n'existe pas Il n'y a personne Devant le prophète Alayhi sallatou salam Les mouchrikin de Quraysh Qui a dit Allah subhanahu wa ta'ala Il n'existe pas Ou que Allah azza wa jal Subhanahu wa ta'ala C'est pas lui le créateur Non Ils ont dit C'est lui le créateur des cieux Et de la terre Donc Ils lui ont accordé le plus grand pouvoir. Mais le problème des Mouchilikines de Quraysh, c'est deux choses. Ils accordaient d'autres pouvoirs moindres à leur statut et ainsi de suite. Donc, ils, cro ils croyaient que leur statut pourrait te guérir, par exemple. Ils ne vont, vont pas te dire l'at ou uzza, toutes ces fameuses di divinités des Mouchilikines. Ils ne vont pas dire que ces divinités-là ils créent les cieux, la terre, par exemple. Mais ils vont dire qu'ils pourraient te guérir une fois, il y a des musulmans qui ont ce genre de croyance. Jusqu'à aujourd'hui, ils vont par exemple vers une tombe de Sidi, telle chose, le 5 comme on a mentionné la semaine dernière, Sidi, telle chose, Sidi, telle chose, va te dire Sidi, Sidi guéris-moi, Yassidi, Sidi aide mon fils à se marier, Yassidi, Sidi aide-moi à couvrir mes dates, et ainsi de suite. C'est exactement ça ce que les mouchriquins, avec le prophète, alayhi s-salam ils faisaient. Ou la deuxième chose, c'est que les mouchriquins de Quraysh, ils rejetaient Le fait de devoir rejeter les autres divinités et de faire en sorte que la religion elle soit exclusive à Allah subhanahu wa taala, le Seigneur des cieux et de la terre subhanahu wa taala. Oùinama kānta hādhhi t-taswīyah fil mahabbati wa taʿẓīmi wa al-ibāda, comme à quoi plus encore plus musulmans du monde. Nous disent le texte que Les mouchriques, la plupart des mouchriques, des polythéistes dans le monde et à travers l'histoire, c'est des polythéistes qui quoi Ce n'est pas encore une fois qu'ils rejetaient la grandeur d'Allah, le principe en tant que tel. Combien d'êtres humains que vous connaissez, honnêtement, combien d'êtres humains que vous connaissez qui rejettent le principe de la grandeur de Dieu Est-ce qu'il y a vraiment tellement de personnes que ça qui le rejettent ouvertement hmm? Il y en a qui croient qu'Allah qu Azza wa il n'existe pas, ok Donc ça c'est un phénomène pas mal récent, surtout en Occident. Le fait de croire que Dieu n'existe pas, ça c'est un phénomène qui est pas mal récent, dû encore une fois à la révolution contre l'Église et contre... L l'Église en tant qu'institution, et ainsi de suite. La question aussi de ce qu'on appelle la science. ok la science donc les gens an croient en quelque chose qui s'appelle la science parce que l'être humain a tellement fait une évolution dans certaines sciences surtout ce qui is telling us that the L'être humain a tellement découvert de choses rapidement dans les quelques dernières décennies que l'être humain khalas, il se sent other thing is est tellement puissant. « Mais en somme, en somme, en général, combien y a-t-il de personnes qui rejettent tout simplement le principe d'un être suprême et puissant Même si ce principe-là, comme on a mentionné, il est tordu, mélangé avec d'autres croyances, mais il en train de parler du principe. Le ton en tant que tel, à travers l'histoire, n'est pas si important que ça. Même si on va lire dans le Coran, la plupart des nations qui avaient des problèmes avec leurs prophètes, avec leurs prophètes ils ne disaient pas « Dieu n'existe pas » ou autre chose. En général, c'était quoi Soit ils rejetaient l'idée d'avoir une seule divinité et ils se tournaient vers d'autres divinités. Ou ils rejetaient le message du prophète en tant que tel. Donc on lui disait Allah Azza wa il ne parle pas à personne. Allah Subhanahu wa ta'ala, il n'a envoyé aucun prophète. Donc, laisse-nous tranquilles. Ou d'autres, il disait, Dieu nous a créés, Allah Azza wa nous a créés, mais une fois qu'on va mourir, c'est fini. Il n'y aura pas de jour dernier, il n'y aura rien du tout. Vous comprenez Mais, le plus grand problème de l'humanité, lorsqu'on parle de al c'est surtout Tessouya, le fait de rendre quelqu'un ou bien d'autres êtres équivalent à Allah Azza wa soit dans l'amour, la mahabba, ou bien dans le ta'zim. C'est quoi la C'est la vénération. À quel point est-ce que tu reconnais la puissance et la grandeur d'une chose Vous comprenez Ta'zim. C'est pour ça, l'islam, pourquoi est-ce que, entre autres, toute chose, les ulamas, qui disent, ils disent, toute chose qui fait en sorte que tu vas vénérer une créature. Alors ça, c'est un chemin vers le shirk. Vous comprenez Même dans l'éducation, je sais que peut-être pas beaucoup de personnes ont des enfants ici, mais incha'Allah le jour vous allez voir des enfants, Des enfants parmi les choses les plus importantes à enseigner aux enfants dès qu'ils sont à leur plus jeune âge. C'est quoi Tarzim d'Allah Azza wa Jal. Reconnaître la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala et de ne jamais vénérer un être humain. De ne jamais vénérer un, un être humain. Les grands posters là, grandeur nature, que les gens, les enfants et les jeunes y mettent dans leur chambre, vous comprenez Un artiste ou un joueur sportif ou autre chose, qu'est-ce que ça crée ça au fond du cœur? Hmm? Vénération. Tardim. Pourquoi est-ce que oh, poster tellement grand, c'est fort là, c'est puissant, c'est devant moi, c'est avec moi en tout temps. Vous comprenez? Alors, tardim doit être pour Allah Subhanahu wa Taala. D'accord. Nous dit par la suite. يحبون معبوداتهم ويعذبونها ويوالونها من دون ha بل اكثرهم يحبون الهتهم اعظم من محبه الله même ceux qui croient en Allah comme il a dit är wa ta'ala c'est notre verset dans le Coran wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum bihi mushrikun dit subhanahu wa ta'ala que la parmi eux ils en Allah azza wa jall par contre, Ça c'est la réalité de la plupart des êtres humains qui disent croire en Allah subhanahu wa ta'ala ou bien en Dieu le créateur des cieux et de la terre. Ils aiment leur partenaire plus qu'ils aiment Allah subhanahu wa ta'ala. C'est encore une fois la même chose présent chez beaucoup de musulmans. Musulmans par naissance et par culture qui ne comprennent pas vraiment leur religion malheureusement. Alors tu vas trouver certains de ces musulmans Il jure par autre que Allah, Zawodj. Vous comprenez ce que ça veut dire? Il jure par autre que Allah. Certains, il va jurer par, je ne sais pas moi. Qui pourrait me donner des exemples hein? La tête de mon fils. La tête de mon fils. Moi, je connais la tête de ma mère, mais là, tu m'apprends autre chose. Donc, certains, ils jurent, mettons, par la tête de sa mère. L'autre, il jure par, si dit telle chose. Et ainsi de suite. Donc, par telle, telle, telle, telle chose. On va le voir dans un instant, que ça, c'est interdit. Parce que ça peut mener vers le chir qui est majeur. Par contre, les ulama, ils ont remarqué que plusieurs de ces personnes, <rire> si tu lui dis, jure par Allah, il va te dire, ali al mettons pour de l'argent, transactions, finances, et ainsi de suite. Parce qu'il n'a pas de problème à jurer. Il ne prend pas ça au sérieux. Compris, il va jurer aujourd'hui, demain il va te trahir, et il va dire, ah, j'ai oublié. Mais dis-lui, Toi qui es habitué à jurer par telle ou telle chose qui est tellement importante pour toi, allez, jure par si dit telle chose. Là, il va. Ah, je m'arrête. Comprenez, parce qu'il a peur de ne pas respecter son, son serment. Donc, il craint l'autre divinité, il vénère l'autre divinité plus que il vénère Allah subhanahu wa taala. Donc, يحبونهم كحب الله وأحيانا بعضهم يعظمونهم أكثر من تعظيم الله عز وجل. سكتة. Là. Les vänjer plus que Allah s. a. w. t. Alla, vjualun h är Allah, vjualun h är medan Allah, vjualun h är medan Allah, vjualun h är medan Allah, vjualun h är medan sont en colère lorsque quelqu'un ne respecte pas leur divinité qu'ils ont avec Allah subhanahu wa taala. Par contre, wa Et lorsque quelqu'un n'est pas respectueux envers Allah وجل, ou envers sa religion, là ils vont tolérer ça. Vous voyez le contraste ici dans quelqu'un qui dit moi je crois en Allah Dis-moi, Abu Dhabi Allah, au sol, il Mais en même temps, il venait à autre chose. Et là, lorsqu'il s'agit d'Allah, il va prendre la religion à la légère. Lorsqu'il s'agit des autres divinités, il va les prendre au sérieux, comprenez. Un test à pouvoir faire, je ne vous dis pas de le faire, mais si vous allez le faire avec certaines personnes, ça va être comme ça. Même, encore une fois, même incluant certains musulmans. Si quelqu'un... Et irrespectueux envers Allah, azza wa jal, ou envers la religion d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ils vont te dire quoi ces personnes Plusieurs de ces personnes. C'est correct. Il faut être tolérant. Il faut respecter les différences. C'est Allah qui a voulu que ce soit comme ça. C'est le qadar d'Allah. Ainsi de suite. Ça qu'il est ici. Avec la même personne, essaye, juste par expérience. Par exemple, Prendre le drapeau, drapeau, de son pays d'origine. Comme dans certains pays arabes et ainsi de suite. Juste prend le drapeau de son pays d'origine et jette le par terre. Volontairement, comme ça, jette ça par terre devant lui. Il dit C'est quoi le problème? C'est une pièce de tissu ici. La même personne va perdre son contrôle. Comprenez, elle va être, elle va être hors de ces états. Alors juste toi la même personne tu disais que on doit tolérer, être patient au cadavre au cadavre et c'est pas grave, c'est une différence et ainsi de suite. Ce tissu sert à quoi exactement Est-ce qu'il est descendu du ciel Est-ce qu'il est sacré Non. Ça veut dire il est maintenant une divinité pour pour toi dans ton cœur à l'intérieur de de ton cœur. Vous comprenez, c'est ça ce qu'on appelle Ta'deem med Allah Azza wa Jalla. Avoir d'autres divinités med Allah Subhanahu wa ta'ala. Si quelqu'un, écoutez bien ça. Si quelqu'un aime quelque chose, craint quelque chose, espère le bien de quelque chose, plus que ce qu'il craint Allah Azza wa Jalla, plus que ce qu'il aime Allah Subhanahu wa ta'ala, plus que ce qu'il espère d'Allah Azza wa Jalla, c'est ça exactement le shirk Billahi Subhanahu wa ta'ala. Le plus grand ta'deem, doit être pour Allah subhanahu wa ta'ala, l'amour et la vénération, et ainsi de suite. Craindre Allah azza wa plus que toute chose, aimer Allah azza wa plus que toute chose. C'est comme, prenons notre exemple, les gens aujourd'hui, beaucoup de personnes sont très, sont très, euh, bon, ils voient beaucoup de choses à la télé, dans les nouvelles, et ainsi de suite. Les gens, aujourd'hui, ils parlent beaucoup de « big brother » que okay, les gouvernements ils vous surveillent que lorsque vous dites qu y a quelque chose quelqu'un est là pour pour écouter ce que vous dites et enregistre ce que vous dites et ainsi de suite ça c'est vrai jusqu'à un certain point par contre si les gens craignaient Allah Azza wa comme ils craignaient le gouvernement le gouvernement il va pas être là à chaque seconde pour t'écouter le gouvernement peut pas ouvrir ton cœur pour savoir qu'est-ce que tu as comme intention comme penser ainsi de suite vous comprenez alors si les mêmes personnes craignaient Allah Azza wa Comme il craignait le gouvernement et encore plus Allah Azza wa Jalla il dit ma yalfidu min qawlin illa ladayhi raqib atid que, tout ce que toi tu dis hein quest qu raqib qu sikwa que raqib qu'est-ce que c'est raqib surveiller tu es surveillé oui tu es surveillé chaque est surveillé par Allah un ange qui est en train de... chaque mot que tu dis chaque lettre que tu dis, Chaque maqure que tu dis, tu fais, tu fais quelque chose, un mal contre ton frère, tu veux préparer un piège pour ton frère et ainsi de suite, tu veux lui prendre son argent, tu veux, tout est surveillé, tout est écrit. Alors si les gens, si on craignait Allah Azza wa comme on craignait les êtres humains, notre état serait complètement différent. Alors c'est ça ce qu'on appelle ta'zimou Allah Azza wa Jal, reconnaître la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Là, je me rappelle, il y avait quelqu'un, ça fait quelques années, il quelqu'un, Cheikh, il est venu, il a fait une conférence, il a commencé sa conférence comme ça. Il y avait beaucoup de personnes comme ça dans la salle, il leur a dit, on va commencer par quelque chose d'important ici, vous savez qu'on est des musulmans, tout le monde ici dans cette salle, vous êtes tous surveillés. Là, tout le monde, vous avez peur. Il a dit, vous êtes tous surveillés par Allah Azza wa Jalla. » Taïm. وَهَكَذَا كَانَ عُبَّادُ الْأَصْنَامِ سَوَاءً وهذا القدر هو الذي قام بقلوبهم وتوارثه المشركون اولئك كانت الهتهم من الحجر وغيرهم اتخذوها من البشر alors il nous dit les premiers mushrikin dans le temps du prophète alayhi salatou sain pourquoi est-ce que allah azza wa jall avant de poser cette question combien est-ce qu'on trouve dans le coran natous le coran on est musulmans allah azza wa jall nous a donné cette ni'ma du coran combien de fois dans le coran est-ce que allah azza wa jall il parle du shirk Ou de son contraire, qui est le tawhid, bien sûr, l'unicité d'Allah Azza wa Jal. Combien de fois Trois, quatre fois, cinq fois Des quoi Plusieurs fois, des, des dizaines, des centaines de fois. C'est de loin le sujet le plus important dans le Coran. Ok C'est le tawhid d'Allah Azza wa Jal, l'unicité d'Allah Azza wa Jal, presque dans chaque surah. Presque dans chaque sourat, ça parle d'unicité d'Allah Azzawajal. Les deux sujets les plus présents, c'est quoi L'unicité d'Allah Azzawajal et le jour dernier. Donc ça, ça nous donne une idée. Le Coran, il est là pour quoi exactement C'est quoi le message de Al Quran Que lorsque le message d'Allah Azzawajal, il passe, c'est que le message d'Allah ou bien ce qu'on pense être le message d'Allah que qu'à l'intérieur, il y a passé deux éléments principaux croire en Allah subhanahu wa ta'ala, craindre Allah, l'aimer, l'unicité de tawhid pour Allah azza wa jal, plus le jour dernier, il y a un problème dans le message. Vous comprenez Donc, les, les petits détails de fiqh et ainsi de suite, ils perdent tout leur sens d'être. Parce que parfois, on se perd dans des questions très pratiques de l'islam, des détails de fiqh, mais les détails de fiqh, s'ils perdent leur fil conducteur, leur origine, qui est le tawhid d'Allah Azza wa Jal et delà là ça n'a aucun sens ça devient juste de la routine et des questions techniques vous comprenez donc il n'y a pas de différence entre les deux donc pourquoi est-ce que c'est le sujet le plus, le plus mentionné dans le Coran parce que c'est un sujet très très important pour les nations avant nous et pour nous aussi parce qu'Allah Azza wa n'a pas révélé un Coran pour Quraysh et après ça un Coran pour nous donc même nous on doit connaître c'est quoi le tawhid d'Allah Azza wa on doit connaître c'est quoi aussi le polythéisme, le shirk Ibrahim salam. On connaît tous ce, ce qui Ibrahim Alayhi Salam. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui est meilleur que Ibrahim Alayhi Salam Mieux protégé que Ibrahim Alayhi Salam Bien sûr que non. Ibrahim Alayhi Salam, il a fait dans son doua, prophète Ibrahim, wa wa an al asnam. Il a demandé à Allah qu'il le protège et qu'il protège aussi ses enfants, sa descendance contre quoi L'adoration des Des pierres et, du, et le shirk en général. Donc, la forme peut être différente. Dans le temps, les gens adoraient beaucoup plus des choses qui étaient concrètes que matérielles. Comme ça, ils faisaient quelque chose en bois, en pierre et autre chose. Et ils s'adressaient. C'est pour ça que les ulama, ils ont dit que l'être humain, regardez. L'être humain, tout être humain, même quelqu'un qui, qui se dit athée, ne sort jamais du concept de l'ibad, l'adoration. Il a toujours une divinité. Ses, il ne croit pas en un être supérieur, selon ses paroles, mais son cœur, il adore quelque chose. Vous comprenez Allah a créé l'être humain comme ça. L'être humain, tout comme il a besoin de boire, de manger, de respirer, il a besoin de vénérer quelque chose. Pourquoi Pourquoi est-ce que l'être humain a besoin de vénérer quelque chose Ça fait partie de sa nature. De sa nature, et pourquoi C'est quoi cette nature de l'être humain Il y a un point central ici. Parce que l'être humain est faible. Vous comprenez Et quelqu'un qui est faible, il cherche toujours à se parfaire par quelque chose qui est plus grand, plus puissant. Vous comprenez Donc, toute personne sur cette terre, et il n'y a personne, je vous défie de me trouver une exception à ça. Toute personne, tout être humain vénère quelqu'un, quelque chose tu voit que ça c'est grand, c'est ça mon repère, c'est ça, ça ma ligne de direction dans la vie, c'est ça ma source. Une personne, ça, peut être chose. ça peut être quelque chose, ça peut être des idées, ça peut être une passion, n'importe quelle chose, vous comprenez Mais une chose à laquelle il va dédier son cœur. Son cœur, il est fait pour faire l'aibadah, pour vénérer quelque chose. Mais nous, Allah Azza wa il nous demande de le vénérer, c'est parce que c'est lui le créateur, Subhanahu wa.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 Si tu veux parler au roi, est-ce que tu vas te diriger directement au roi Toi qui n'aimes personne Toi qui ne fais pas partie de, sa fa de la famille royale Ils ont dit bien sûr que non. Tu vas aller voir qui Ceux qui l'entourent. Il y a des personnes qui vont te rapprocher de lui. Vous comprenez S'il te plaît, tel genre, tel genre. Et moi je suis prêt à te payer de l'argent et ainsi de suite. Est-ce que tu peux me rapprocher Rapprocher du roi. Donc eux ils ont dit Allah Azza wa Nous on est plein de péchés, de faiblesses. On va pas lui parler directement. On va voir des êtres qui sont plus propres que nous, plus pieux que nous. On va leur parler et eux ils vont parler à Allah Azawajal. Vous comprenez? Alors que Allah Azawajal, Subhanahu wa Taala, il n'a pas de, n'a pas de représentant, Subhanahu wa Taala. Il n'a pas de petit Dieu avec lui. Vous comprenez? Il est al wahid al-Ahad, l'unique, Subhanahu wa Taala.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 Ils croient en un concept de shafa'a qui est tordu. On va voir tout à l'heure qu'il y a la vraie shafa'a qui est dans le Coran, l'intercession. Ils ont dit que nos divinités nous rapprochent d'Allah subhanahu wa ta'ala. La différence ici, c'est quoi Le roi, le boss, n'importe quelle chose, ce qui est dans cette vie du bas-monde. L'intercession peut venir d'un seul côté. Comprenez Donc, « Si tu veux qu'on te rapproche du roi... » On va toujours donner un exemple traditionnel et simple. Quelqu'un va vous dire « Il n'y a, a pas beaucoup de rois de nos jours » et ainsi de suite. On comprend tous c'est quoi un roi et comment le système royal il fonctionne. Donc on donne des exemples de base qui sont très simples. Si quelqu'un veut se rapprocher du roi, n'a pas accès directement au roi, il va chercher dans l'entourage des personnes qui sont accessibles, les plus accessibles pour moi, et qui pourraient me mener au roi. Est-ce que ces personnes-là ont besoin que le roi leur donne l'autorisation Pas nécessairement, vous comprenez Quelqu'un qui est rapproché du roi peut prendre l'initiative de prendre ta main et de te dire « viens, on va essayer de lui parler ». Allah azzawajal, ce n'est pas la même chose. « El shafa'atu indahu wa lahu, subhanahu wa ta'ala, elle est exclusive à lui. » On connaît tous Ayatul Kursi. Qui va faire l'intercession auprès d'Allah Azza wa Jalla sauf avec son autorisation, sa permission Ce n'est pas, encore une fois, avec la grande différence, ce n'est pas comme les grands et les puissants de cette vie du bas monde. Ce critère ne vient pas qu'on y a la porte pour dire « Il y a quelqu'un que je connais, est qu'il peut te parler ?» Non. Allah Azza wa Jalla. On ne peut même pas faire Shafa'a auprès de lui si lui, il ne donne pas la permission à une créature, à un prophète ou autre chose. va faire Shafa'a comme on le connaît pour le jour. Dernier auprès de lui, subhanahu wa ta'ala. وَرَضِيَ قَوْلَهُ وَعَمَلَهُ وَهُمْ أَهْلُ الْتَوْحِيدِ Et Allah Azza wa n'accepte pas aussi l'intercession de n'importe quelle personne. Il n'accepte l'intercession que des personnes qui sont pieuses qu'Allah Azza wa Jal il aime وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا liman irtada quelqu'un qui est sur la liste des personnes que Allah Azza il n'aime pas celui qui n'est pas sur le tawhid n'a pas droit à la shafa'a auprès d'Allah Subhanahu wa Ta'ala le jour de il y a la shafa'a qui est véridique la bonne shafa'a. et la Allah et son messager est de son qui liman wahadahu donc la vraie chafa'a l'intercession ce qui est l'intercession le jour dernier la shafa'a Oui, c'est dans le Coran. Les prophètes vont faire la chafé'ah, alayhi Les pieux, les croyants pieux vont faire la chafé'ah en intercession le jour dernier. Mais ça, ça vient avec des critères, comme on l'a mentionné, comme c'est très clairement mentionné dans le Al quran Al-Karim, dans le livre d'Allah azawajel. Parmi ces critères, lorsque Allah Azzawajal, il approuve cette shafa'a et il approuve la personne au profit de qui la chafé'ah va être faite. subhanahu wa taala.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 dédié à Allah subhanahu wa taala un cœur qui est pur dans lequel il n'y a pas autre chose que Allah azawajalla. Vous comprenez ça a le sens de al Alors je me rappelais une fois, il y avait une vidéo sur internet, sur YouTube, ça fait quelques quelques quelques années. Je pense, je pense, elle est toujours accessible quelque part. Un soi-disant cher, soi Quand on dit cher, il y a cher, ça veut dire un savant. Il y a cher, ça veut dire euh, ce que les gens appellent cher, quelqu'un avec un turban on a déjà parlé une fois c'est quoi le concept du cher. on a fait une halqa sur ça donc c'est pas parce qu'on dit quelqu'un est shirk qu'on dit que c'est quelqu'un de valeur auprès d'Allah Azza wa alors soi-disant cher, qui est en réalité un grand charlatan. qu'est-ce que les charlatans qui fait « subhanahu wa ta'ala » qui dévie les gens du chemin d'Allah Azzawajal. Alors, il y a des gens comme ça, surtout lorsqu'il y a dans certaines sociétés beaucoup d'ignorance et de djahli, ainsi de suite, et de personnes qui sont naïves et de pauvreté. Alors, les, ils vont leur faire un système comme ça, des mensonges. Soit tu payes de l'argent ou autre chose, et moi, je te garantis tout. Alors, il faisait une conférence, une conférence comme ça. Alors, plein de personnes devant lui, il leur a dit, « Et j'ai vu dans mon rêve, j'ai vu dans mon rêve que moi je suis arrivé à la porte du paradis, j'ai ouvert le janna comme ça, et je vous ai dit, entrez, entrez. Après ça, on a commencé à entrer tous, vous êtes tous entrés avec moi le janna. Après ça, il y a dit, il hey, y avait les sœurs, vos épouses. à la fin elles allaient entrer les anges, ils ont dit arrêtez-vous, moi je suis venu, je leur dis, non, non, attention, elles sont avec moi. Elles <rire> sont toutes entrées. Et elle a dit, ah oh, les gens disent oh, des cris comme ça, ils criaient et tout là état de transe comme ça, c'est la folie. Donc exactement ça, ce qu'on appelle « Shafa'a ashirkiya. comprenez L'intercession de penser qu'il y a quelqu'un qui va t'emmener au paradis, quelqu'un qui va te sauver de l'enfer alors que c'est Allah Azza qui donne accès au paradis et qui donne, qui protège de l'enfer, subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui punit et qui pardonne et qui récompense, subhanahu wa ta'ala. Nåm, Sahih. exakt men sannolikt, sannolikt. Bara glömma för dig. Jag har redan donerat historia på några tid. Jag en historien institution. Religieuse, Ils ont dit, ah, pas beaucoup de dents qui rentrent, pas beaucoup d'argent qui rentre. On a besoin de plus d'argent pour que nos, nos chefs -là soient plus payés, et ainsi de suite. Alors ils ont dit, on va faire quoi Ils ont pensé, ils ont pensé, ils ont pensé. Ils ont dit, on va commencer à on va faire un spécial. On va faire des tickets, ça va être une promotion spéciale pour cette semaine ou autre chose. Tout celui qui achète un ticket va aller au paradis. Que okay, donc, tes péchés sont pardonnés, ainsi de suite. Alors ils ont commencé à à vendre des places au paradis. Donc là, il y avait toute une chaîne de personnes qui attendaient. Quelqu'un, il a pensé à ça, quelqu'un de riche. Il est venu, il leur a fait une proposition. Il a dit, vous vendez le paradis Ils ont dit, oui, oui, il y a beaucoup de places, on est en train de les vendre. Il a dit, moi, je suis intéressé à acheter l'enfer. Mais je veux tout acheter. Toutes les actions, là, je veux être propriétaire à 100%. Ils ont, ils ont pensé, ils ont dit, mais ça va être beaucoup d'argent, pas de problème, on va te vendre l'enfer. Ils ont dit, ok, maintenant l'enfer est à vendre. Il a acheté toutes les places. Après ça, il est sorti dehors il leur a dit "Pas besoin d'acheter des places pour le paradis. J'ai acheté l'enfer et je vais fermer la porte. Vous allez tous entrer au paradis." Comprenez Donc ça c'est, ça c'est la réalité de achirku billah subhanahu wa ta'ala. Le seul qui pardonne subhanahu wa ta'ala que la porte du paradis ainsi que la porte de l'enfer, elles sont sous le contrôle et la maîtrise et la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. <coughs> Kan man säga att det är en del av den kristna religionen? Det är inte så. Det är en del av den kristna religionen. Il a en del av den kristna religionen. Det är en del av den kristna religionen. Det är en del av den kristna religionen. Det är en Le jour dernier Vont devoir répondre är ces deux questions den kuntum religionen. Qu'est-ce que vous Adoriez Dans cette vie du bas monde Quelles étaient vos divinités Si tu dis Ce que j'adorais, c'est Allah Azza wa Bien sûr, tu ne peux pas mentir, quelqu'un. Quelqu c'est pas une question de connaître la vraie réponse pour la donner, non. C'est une question de donner la réponse qui représentait ce que tu faisais. Celui qui dit, moi j'adorais Allah Azza wa seulement, il passe la première question. La deuxième question dans le Coran, « Mada ajabtoumul mursalin. Quelle était votre réponse à l'appel des prophètes et des messagers ?« Si t'ajabtas T'as répondu favorablement à leur message? tu passé la deuxième question. Tu as rejeté le message des prophètes. Tu n'as pas donné d'importance au message des prophètes. Tu t'es détourné de leur message. Alors, tu es dans le trouble. Il y a d'ailleurs des problèmes. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون كما قال الله عز وجل ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله سبحانه وتعالى كون سي بروبابلمونت هذه Allah عز وجل Al des, des partenaires qu'ils aiment comme ils aiment Allah عز Allah subhanahu wa, Alors, certaines, encore une fois, certaines pratiques de shirk, c'est qu'il va dire, ça c'est pour Allah et ça c'est pour telle divinité. 50% 50%. Allah Azza wa il n'accepte pas ça. Un peu pour Allah et un peu pour telle divinité. Allah Azza wa n'accepte pas ça. Oui En fait, il y a plusieurs ayats qui que les Non. Sahih.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 Exactement, ça marchera pas. C'est parce que Allah Azawajal va nous ramener l'épreuve, va nous ramener les témoins qui sont les anges. Si quelqu'un, comme c'est dans le hadith, quelqu'un va rejeter le témoignage des anges, Allah Azawajal va faire parler ses propres parties de son corps qui vont témoigner contre lui. Il y, y, y a rien d'autre après. Lorsque Ya billah, ton propre corps il témoigne contre toi. Les pieds vont dire on a marché, la langue va dire j'ai dit, les mains on a, on a fait. Tout ça, ça va être des témoins contre. Le kafir billahi azza wa jalla. Al munafiq. Ainsi de jusqu'à maintenant Est-ce qu'il y a des questions sur le shirk jusqu'à maintenant Est-ce qu'on vient de couvrir Ok. Abkhisail dit. La siyama idha dukira anhum ma leysa fihim min ighathat illahafad. Fa inna katara al-mushrik yafrah wa yusarr wa yahinnu kalbuhu wa yahiju minhu. Wa tahiju minhu lawa'u at-ta'zim wal khudu al-mualat. Donc ça, c'est un autre exemple. Comme on a dit tout à l'heure, on a parlé de la question du serment, Al-Qasim, juré par autre que Allah Azzawajal. Il y a des polythéistes, ici, la même chose. Lorsqu'on leur parle d'Allah Azzawajal, ils n'ont pas de réaction. Lorsqu'on leur parle de leur divinité, le cœur commence à trembler. Vous comprenez Et ça, comme Allah Azzawajal a dit, dans le Coran, « ait un carim ou un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 Ça a, ça a beaucoup existé jusqu'à très récemment dans plusieurs, comme une fois, sociétés entre guillemets, musulmanes, dans, laquelle, dans lesquelles il y avait beaucoup de ainsi de suite, beaucoup d'ignorance. On voyait des personnes qui étaient comme ça. Que si tu leur parles de si dit telle chose, telle chose, sans cœur il se réjouit là, il, il est Tellement heureux. Comment ça pense du bien Tu as fait sa journée comme ils disent. Mais si tu parles seulement d'Allah Azzawajal, ça ne fait pas vibrer ou bouger son cœur. Ça veut dire ici que l'attachement qu'il a à l'autre divinité est plus que l'attachement qu'il a à son créateur allah subhanahu wa taala. wasallam les chrétiens la même chose ils ont dit au prophète alayhi lorsqu'il leur a dit que Jésus Isa, il n'est pas le fils de Dieu que allah azawajel il est unique Ils ont dit tu es en train d'insulter Jésus, Isa, alayhi salam, alors que ce n'est pas une insulte. La même chose pour certains, comme une fois, musulmans qui attachent, qui accordent au prophète alayhi salatu wasalam, un niveau de divinité. Alors que lui le prophète alayhi est-ce qu'il approuve cela hum? Non, il a dit ne faites pas de moi ce que les chrétiens ils ont fait avec Jésus le fils de Maryam. Il a dit, dites de moi que je suis serviteur d'Allah et son messager. Tout comme Isa, Jésus, alayhi il est serviteur d'Allah et son messager. Ça, c'est le plus haut et le plus noble degré qu'un être humain pourrait, pourrait atteindre. Vous comprenez C'est un degré très, très haut. Auprès d'Allah, le prophète, le prophète, le prophète, Isa, alayhi Jésus, Moïse, Moussa, alayhi ils sont extrêmement nobles, mais pas au degré de les rendre en comme des divinités, comprenez. Donc il y a aussi des musulmans qui ont prétendu que Muhammad alayhi salatou salam il connaît ce qu'il y a dans laouh, ça veut dire ce qu'il y a dans raib, la tablette qui est protégée auprès d'Allah azawajel et qu'il sait qu'est-ce qui va arriver demain et ainsi de suite. C'est pour ça lorsque le prophète alayhi salatou salam une fois il a entendu une jaria qui était en train une jaria ça veut dire, jariya, ça veut dire jeune fille qui était, qui était en train de chanter. Elle a fait une, un, un poème par elle-même. Elle a dit wa fina Rasulullah, ja alamumma fi ghadi. Han dit, parmi nous, il y a Hamukallah. Han har dit, parmi nous, il y a le Prophète d'Allah qui sait qu'est-ce qui va arriver le lendemain. Alors là, le Prophète, alayhi salatu wassalam, il l'a blâmé pour cela et il a dit de changer ses paroles et de ne plus redire une telle chose. Donc, le fait de dire que un Prophète, alayhi salatu wassalam, Mohamed, alayhi salatu wassalam, Jésus, Isa, alayhi salam, n'a pas d'attribut de, de divinité, c'est pas une insulte ou bien une atteinte à la valeur de cet être noble d'Allah Azzawajal. La même chose encore une fois, quand on parle des soi-disant saints des fameux les Fameux Sidi, quand on dit qu'on ne doit pas les vénérer avec Allah Azzawajal, ça ne veut pas dire que parmi eux, il n'y a pas des gens qui sont pieux. On ne sait pas, Allah A'lam, ils sont dans leur tombe, ils sont près d'Allah Azzawajal mais parmi eux, c'est certain qu'il y a des êtres qui étaient pieux, qui craignaient Allah Azzawajal mais ça ne veut pas dire qu'on va les faire monter au niveau de Quelqu'un qui est divin auprès d'Allah Subhanahu wa Ta'ala qu'on doit adorer avec Allah Subhanahu wa Ta'ala. <coughs> Écoutez bien aussi ça, c'est très très intéressant. Et là encore une fois, on voit la contradiction qu'il y a dans le cœur de plusieurs personnes, de plusieurs êtres humains, qui sont tellement rationnels dans une partie de leur vie est tellement irrationnel dans une autre partie de, de leur vie. Alors c'est comme lorsqu'on trouve encore une fois quelqu'un qui a fait des études, et qui a une maîtrise, ou qui est docteur ou autre chose, et qui en même temps il fait du shirk et il croit en des choses qui sont du shirk et qui sont complètement du nonsense. Vous comprenez Alors, le shirk il revient entre autres à ce concept-là de ne pas comprendre c'est quoi le jour dernier. Pourquoi Parce que le moucheric, le polythéiste, imagine mal qu'est-ce qui arrive le jour dernier qui pourrait nous dire en un seul mot quelle est la caractéristique principale du jour dernier de Yaoum al auprès d'Allah Azza en un seul mot jugement proche de jugement change un peu le mot c'est un jour du jugement mais il y a des jugements et du jugement c'est presque là justice n'est-ce pas C'est la justice absolue. Il n'y a pas une plus haute justice que la justice de Yawma al-Qiyama. وَنَضَعُوا الْمَوَاذِينَ الْقِسْطَ الْيَوْمِ الْقِيَامَةِ نَفْسٌ شَيْئًا Il dit, subhanahu wa ta'ala, que ça va être la balance dans laquelle il n'y a point d'injustice. Le shirk, c'est une injustice, entre autres, parce que le shirk ne prend pas en considération tes œuvres et tes actions. Vous comprenez Le shirk, c'est comme le système des, des pays du tiers-monde. Ça fonctionne avec la connaissance. Tu connais quelqu'un, il ne comprends pas parce que... Alors, avoir un emploi, être accepté dans un programme, ce n'est pas parce que tu es le bon candidat. Non, c'est parce que tu connais quelqu'un. Tu as de l'intercession. Tu as une chef ah, quelqu'un va te faire passer, il va dire à telle personne, engagez-le. Et il y a quelqu'un qui mérite plus que toi, mais qui reste toujours derrière parce qu'il n'y a personne pour le défendre. C'est exactement ça, l'idée de shirk pour... La ibada vous comprenez Alors que la ibada la vraie ibada la religion, la foi, Azz, la foi auprès d'Allah, c'est quoi C'est que le jour dernier, chacun va être jugé pour s'encaisser ce qu'il a généré comme action. Des actions, ce qu'on a fait. Il dit subhanahu wa ta'ala que nos parents vont s'éloigner de nous. Nos enfants vont s'éloigner de nous. Nos épouses ou bien et pour pour une femme va s'éloigner de tout le monde va s'éloigner de tout chaque personne va dire nafsi nafsi moi-même, moi-même. mes propres actions je dois répondre à mes actions c'est ça le vrai tawhid c'est pour ça que le tawhid en tant que tel c'est une justice et au jour de la prière le jour dernier aussi ça va être la justice auprès d'allah subhanahu wa ta'ala ايضا والمشركون قديما وحديثا يعتقدون ان اولياءهم فيهم شيء من خصائص الرب les polythéistes, ils croient que leurs associés, leurs partenaires avec Allah Azza wa en passant lorsqu'on parle du shirk, attention ici on est en train de donner beaucoup d'exemples de shirk ici, de, soit que ce soit des objets, des pierres des statues, des personnes qui sont mortes dans leur tombe mais c'est pas limité à ça okay? ça c'est présent dans un contexte historique, il y a d'autres formes de shirk le shirk du peuple de Pharaon, c'était quoi Peuple de Pharaon, les ennemis de Moussa (alayhi salam). C'était quoi leur shirk? C'était quoi leur divinité? Pharaon lui-même, ce que Pharaon était dans sa tombe? Non, ce n'était pas un mort. Il était vivant devant eux. Il a dit quoi? al al Ilahin Il a dit: "Je suis votre divinité." Et ils l'ont pris comme divinité. Donc, lorsqu'on parle de shirk, il faut voir aussi au sens le plus le plus large le shirk parfois il est relié à quelqu'un qui est mort dans sa tombe et quelqu'un et parfois le shirk il est relié à quelqu'un qui est vivant et qui est dans son château vous comprenez comme ils appellent disent ulama shirkul qubur ou shirkul qusur les deux formes de shirk donc aujourd'hui il y a des gens ils disent mais combien de personnes tu connais aujourd'hui qui vénèrent quelqu'un qui est dans une tombe ok pas beaucoup de personnes parmi encore une fois muslimis en général mais il y a beaucoup de personnes qui, qui vénèrent des des êtres humains que ce soit des dirigeants, des rois, des princes, ainsi de suite. Il vénère, il pense que son risque, qu'il vient de lui. Comprenez, il est, il, est prêt, il est prêt à se prosterner devant lui. Juste pour qu'il lui donne ce qu'il qu cherche. Alors, Tawhid, il est seulement pour Allah. subhanahu wa taala. Donc ici, on donne des exemples, des principes. Mais il ne faut pas se limiter à ça. On applique les mêmes principes à toutes les situations. Donc, ils croient que leur divinité, que ce soit les statues... Les morts, ainsi de suite, qu'ils ont des attributs, des attributs de divinité, des attributs de seigneurie. Ça veut dire, lui, lorsque quelqu'un est en train de, de prier un mort qui est dans sa tombe, est-ce que cette personne-là croit que le mort, il est mort, véritablement Qu'il est sans vie est-ce qu'il croit est qu'il qu peut l'entendre oui. c'est ça s'il si, si croyait que la personne ici elle, elle est morte elle n'y peut rien du tout, vous comprenez il ne va pas lui parler, non lui il croit que cette personne là maintenant, elle est dans un autre monde auprès d'Allah Azza wa dans lequel elle a plus de pouvoir que les êtres humains c'est pour ça qu'il se, se tourne vers cet homme et pas vers un être humain qui est vivant de, devant lui. Vous comprenez Donc, il est en, en train de lui attribuer des séfaits ou bien des attributs de divinité avec Allah subhanahu wa ta'ala. Taïm. Écoutons bien cet exemple, incha'Allah ta'ala. Après ça, on va prendre une pause. Il y a quelle heure a Moins 20, 20 Taïm. Incha'Allah, on va juste finir avec cet ayat. Après ça, on va prendre une pause, incha'Allah ta'ala. Une belle ayat ici, ou bien deux ayats, deux versets du Coran al-Qaïm. Dans sourate Saba Verset 22 et 23. Il dit subhanahu wa ta'ala. Dit. Priez. Invoquez. Ceux que vous avez pris comme divinité avec Allah azza wa jall. La yamlikuna mithqa la dharatin fil samawati. Wala fil ard. Il ne possède rien. Que ce soit dans les cieux. Ou sur cette terre. Donc ici, écoutez bien ça. Le premier argument, c'est quoi Allah Azza wa il dit... Est-ce que... Regardez ici, on appelle ça... Dans le Coran il y a... Coran c'est le texte. La révélation, c'est le texte. Mais aussi, c'est des preuves rationnelles. Attention, il y a des gens qui pensent qu'il n'y a pas de raison dans... Oui, il y a la raison dans la religion. Le Coran il est plein d'exemples de, qui sont... De la raison, c'est l'aql. Ça veut dire ça nous pousse à penser. C'est quoi la logique Alors, Allah Azza wa il dit que vos autres divinités avec Allah... Il n'a pas dit, subhanahu wa ta'ala, « Elles sont fausses et c'est tout. » Non, elles sont fausses et nous explique pourquoi. De un, ces divinités ne possèdent rien. Ce n'est pas eux qui possèdent les cieux et la terre. Qui possède les cieux et la terre Allah Azza wa Personne ne va dire, « c'est Celui qui est mort dans cette tombe, il possède les cieux et la terre. » Alors, les cieux et la terre appartiennent à qui Allah, subhanahu wa ta'ala. « Wama lahum min shirkin » Deuxième niveau ils n'ont pas de partenariat ça veut dire en d'autres termes ces autres divinités que vous avez avec Allah elles qui possèdent les cieux et la terre non est-ce qu'ils sont excusez-moi pour le mot entre guillemets actionnaires dans la propriété le ownership des cieux et de la terre quelqu'un va dire moi, je, moi, je, moi il y a 20% des cieux et de la terre qui m'appartiennent c'est pour ça que je suis une divinité la réponse c'est que non Après ça moindre que ça il dit subhanahu wa ta'ala wa ma lahu minhum min dhahir 3e niveau c'est que Allah azza wa jalla il n'a pas de soutien il n'a pas d'aide d'aucune de ces divinités dans la seigneurie des cieux et de la terre ça veut dire le 3e niveau ici tu vas dire est-ce que quand une fois est-ce que la compagnie elle t'appartient non Ça ne sert à rien de te parler. Mais attends, est-ce que tu as des actions dans cette compagnie Tu es peut-être 20%, 10% Non, ça ne sert à rien de te parler. Mais attends, est-ce que, on comprend que tu possèdes rien, mais est-ce que toi, tu, es, tu as un rôle de soutien, tu aides dans la gestion de cette compagnie, tu aides le propriétaire, ça veut dire, sans toi, le propriétaire ne va pas bien gérer sa compagnie. Non. Alors ça aide à, en rien, à att prata, men där är det en tredje nivå, en fjärde nivå. Och det är ingen förfarande utan honom, bara de som är med honom. Den nivån med förfarande är intercession. Euh, Okej, okay, du arbetar inte ens för honom, du hjälper inte honom. Åtminstone vet du honom, kan du ta dig till hans dörr och kalla att göra det. Du är ingenting. Förstår du? Så det säger Allaha. Och det är liman adina lah ka shafa'a il inutile auprès Allah azza wa jall il a donné l'idhn le le droit ou bien permission subhanahu wa ta'ala et nous dit a beaucoup d'exemples ici qui sont dans le Coran il conclut avec internet donc OK ولكن الامر كما قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه انما تنقض عرى الاسلام عروه عروه اذا نشا <try> في الاسلام من لا يعرف او من لم يعرف الجاهليه paront tres tres tres tres interessant de Omar ibn al-Khattab radi ta'ala anhu le grand compagnon du prophète alayhi salatou al sallam il a dit que les nœuds de l'islam les nœuds de la religion d'Allah azza vont être défaits L'un après l'autre. On sait que l'islam, c'est comme un quoi C'est quoi l'exemple de l'islam Comme une corde. « On attasimou bihablillahi jami'an wa la tafarraku » C'est la corde qui nous lie à Allah Azza wa C'est l'islam. Pour se tenir à une corde, on a besoin de quoi Des nœuds. Donc, tu ne peux pas prendre une corde qui n'a pas de nœuds et... T'attacher à cette corde aimanteur. Il a besoin de, de nœuds, ça veut dire des points qui nous aident à se stabiliser. Il dit Omar radiyallahu anhu, les nœuds du islam vont être défaits, l'un après l'autre. Quand et pourquoi Il dit lorsqu'il va y avoir des gens qui vont grandir dans l'islam et qui n'ont jamais connu le jahiliyah Le c'est ce qui est avant l'islam. Celui qui ne connaît pas la différence entre l'islam et pas l'islam, celui qui ne connaît pas la différence entre le tawhid et le shirk, entre le bien et le mal, va pas connaître c'est quoi la valeur de l'islam, comprenez. C'est comme dans certains pays vous connaissez de quel pays on parle, mais on va pas, c'est comme on a dit la dernière fois, ok, on va pas. Comme dans certains pays aujourd'hui, dans certains pays musulmans, malheureusement beaucoup de personnes qui veulent découvrir ils veulent sortir là, de l'islam ils veulent découvrir qu'est-ce qu'il y a ailleurs comprenez ils n'ont jamais essayé ça alors qu'il y a d'autres personnes qui rentrent de l'jiahiliya qui rentrent vers l'islam qui ont tout essayé qui ont vu que en fin de compte il n'y a rien qui, qui dure il n'y a rien qui vaut la peine vous comprenez donc Ces personnes-là, quand ils rentrent fait l'islam, ils savent c'est quoi la valeur de l'islam. Mais il y a d'autres personnes qui n'ont jamais rien essayé Donc c'est comme si Allah Azza wa Jalla leur a accordé la guidance de l'islam, mais ne connaissent pas c'est quoi la valeur de l'islam. Alors pour eux, c'est comme s'ils sont en train de sortir de l'obscurité vers la lumière. Ils veulent tout, ils veulent qu'on leur ramène tout. Pourquoi Parce que ces personnes-là n'ont pas connu la valeur de C'est pour ça, Sahaba, les compagnons du prophète pourquoi est-ce qu'ils ont tellement défendu l'islam Ils ont porté l'islam à l'est et à l'ouest. Pourquoi C'est parce qu'ils étaient des la grande partie par, parmi eux, ils vivaient dans le jahiliyah ils ont grandi dans l'al-Jahiliyah, surtout les grands Sahaba, ils ont grandi dans le jahiliyah ils ont défendu al jahiliyah ils ont opposé l'islam de leur plus grande force. Jusqu'à ce qu'Allah azawajalla les a guidés. Lorsqu'Allah azawajalla les a guidés, like, voit le grand contraste entre l'Islam, tawhid d'Allah entre eux, et entre le le shirk. Vous comprenez, c'est pour ça dans le hadith du prophète ﷺ que pour que la personne elle goûte à la bonté de la foi de l'iman, il y a quoi? Celui qui déteste de revenir de l'Islam vers le kufr, comme il déteste qu'on le jette dans les feux. Quelqu'un qui connaît, c'est quoi la valeur de, de l'islam Il sait qu'il n'y a rien qui remplace la religion d'Allah Azzawajal et la foi et l'iman d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, cette personne-là va être reconnaissante envers Allah Azzawajal. Celui qui ne sait pas c'est quoi l'islam, qui prend l'islam par héritage, musulman, m'a appelé Mohammed et mon père, il connaissait le Coran, le Khabab. Pas plus que ça. Alors, c'est à cet instant-là que les nœuds de l'islam vont commencer à être défaits l'un Appelat kom till dig, Ömer, r.a.الله تعالى. Är det några frågor innan vi går i paus? Inshallah. Nej. Han växte il va devoir goûter al jahiliya pour con con connaître c'est quoi le sens de l'islam vous comprenez Omar n'est pas en train de parler de tous ceux qui n'ont pas connu le il est en train de parler d'une génération ça veut dire il est en train de dire aux, aux gens il est en train de s'adresser aux Sahaba, il leur dit vous vous avez vécu l'islam avec le prophète et vous avez vécu al jahiliya avant l'islam mais maintenant les prochaines générations de l'islam ça va être des gens qui n'ont pas connu Et parmi eux, il va y avoir des gens qui vont commencer à innover dans la religion Et faire des bidars et ainsi de suite Parce qu'ils veulent essayer autre chose Le sens, ce n'est pas que tout celui qui grand dans l'islam Sans avoir connu l'islam, ne connait pas la valeur de l'islam Bien sûr, tu peux connaître la valeur de l'islam Si tu es proche d'Allah, tu médites sur le Coran Tu apprends ta religion Tu vas savoir la vérité, elle est claire Et le contraste, il est Il est clair, mais quelqu'un ici, ça parle de quelqu'un qui a pris l'islam par simple héritage, mais qui n'a pas cherché par la suite à découvrir c'est quoi, c'est quoi ça, religion. C'est certain qu'une telle personne ne va pas connaître c'est quoi la valeur de l'islam. Très bonne question, barakallahoufi. Très bon commentaire plutôt. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillahi sallallahu wa wasallam. Et, au bout d'un moment, on continue toujours avec ce fameux problème. Ce fameux mal qui est le shirk Billahi Azza wa jall, Le polythéisme On a parlé au début, on avait dit qu'il y avait deux formes de polythéisme El shirk qui est majeur Polythéisme majeur, el shirk al-akbar Et il y avait le polythéisme qui est mineur El shirk al Polythéisme majeur, Allah Azza wa jall, Ne le pardonne jamais Sauf avec le repentir Si la personne elle fait le repentir, elle va se retourner vers retourner et se diriger vers Allah subhanahu wa ta'ala et faire la tawbah mais après ça il y a le shir qui est mineur al-shirku al-asghar al riya wa-tasannu'ilil khalqi wal-hilfi bi-gayrillah alors quels seraient les exemples de shir qui est mineur, ça veut dire qu'il ne fait pas en sorte que la personne serait en enfer pour toujours, pour l'éternité nous avons par exemple, il nous dit ici yasiru al-riya, c'est quoi al-riya L'ostentation. Par contre, est-ce que toute forme d'ostentation est un shirk mineur Non. Yassir ou l'ostentation, on va expliquer, excusez-moi, parce que peut-être certaines personnes ne comprennent pas c'est quoi l'ostentation. L'ostentation, c'est le fait de faire des bonnes œuvres pour autre que Allah Azza wa Quelqu'un, il va faire un don à des pauvres, il va faire le don pour que les gens le voient. Vous comprenez Ça, c'est Riyya, l'ostentation, et c'est un péché grave, c'est un péché majeur mais est-ce qu'il arrive au niveau de shirk associé d'autres partenaires avec Allah Azza Jal alors nous mentionnons ici si c'est l'ostentation qui est légère quand on dit légère ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas grave elle est grave mais elle n'arrive pas au niveau de shirk le shirk qui est majeur donc le shirk, il y a un exemple quelqu'un qui est en train de faire la salade fait la salade et des en plus salat suru ghatoar ou un nafila et là il y a d'autres personnes ils voient que il y a des personnes qui rentrent dans le masjid dans la mosquée et commence à allonger sa prière pour que les gens voient comment est -ce que sa prière elle est donc ça vient de shaytan ça c'est ça c'est ria ostentation c'est grave c'est une forme de shirk mineur mais ça n'arrive pas au shirk majeur mais si quelqu'un C'est de l'ostentation qui est grave. Ça veut dire quelqu'un qui ne prie pas du tout et il prie juste pour les gens. Si c'est pas les gens, il va pas faire la prière. Vous comprenez Ça c'est grave. Ça peut arriver à shirk al-akbar ici, shirk majeur, parce que la personne est en train d'adorer autre qu'Allah azawajel. Vous comprenez À l'essence, ta prière n'est pas pour Allah, elle est pour autre Allah azawajel. C'est pour ça Allah azawajel, il dit que ça c'est le trait des munafiqines, des hypocrites, que lorsqu'ils se lèvent pour la salat. Ils sont paresseux. Ils n'ont pas le goût de faire la prière. Ils la font seulement par ostentation. Quelqu'un qui ne fait pas la salette, mais que un jour on l'invite à une fête de mariage, par exemple, et il y a d'autres personnes qui sont autour de lui « Ok, on va faire la salette maintenant. » Ah, j'étonne, je ne veux pas faire la salette, moi. Mais bon, je vais, je vais faire salette. Je vais leur montrer comment je fais la salette. » Ça, ça peut être une forme de L'autre chose, att sanna till den khalq. C'est quoi att sanna till den khalq? Essayez de trop plaire aux gens. Être trop attentif à ce que les gens pensent de nous. Comprenez, dans toutes les actions, dans tous les détails de nos actions. Ça, ça peut être aussi une forme de shirk qui Tout ce que je fais moi dans la vie, je veux que les autres ils me voient, Est-ce que les autres ils sont corrects avec moi, Est-ce qu'ils approuvent ce que je fais, ainsi de suite. Ça veut dire c'est comme si ma vie elle être pour autre autre que Allah Azawajal. Al-Hilfou bi-Ghairillahi Taala, jurer par autre que Allah Comme on a déjà mentionné ça avant ça, Prophète Alléluia nous a défendu de jurer par autre que Allah Subhanahu wa Taala. Est-ce qu'on peut jurer par la Kaaba Non. Il Y a des gens ils disent par la Kaaba. Déjà il jurent par le prophète alayhi sallatu nabi, on ne peut pas jurer par le prophète alayhi Comprenez, on ne jure que par Allah subhanahu wa ta'ala ta'al. Wa inna Pourquoi est-ce que jurer par autre que Allah Azza wa c'est une forme de shirk? C'est parce que celui qui jure par autre qu'Allah Azzawajal, il est en train de, de dire qu'il vénère tellement cette chose que s'il ne va pas respecter son engagement, cet être-là va le punir et il ne pourra pas se défendre contre lui. Vous comprenez Lorsque quelqu'un dit « Par Allah, telle chose est vraie », il est en train de dire « Allah Azzawajal est tellement important pour moi et tellement puissant et je le crains tellement, et malgré ça, je suis en train d'utiliser son nom pour faire une telle affirmation, parce que je suis en train de dire la vérité, parce que je sais qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas me punir. Alors celui qui jure par autre que azza wa il est en train de vénérer cet autre être comme il vénère Allah subhanahu wa ta'ala. Wa mithluhu qawlu rrajul illirrajul. La même chose, lorsque quelqu'un, écoutez bien ça, ça c'est des formes de shirk, Mineurs qui sont très présents dans les paroles même des musulmans, même des musulmans qu'on appelle pratiquants et ainsi de suite. Le fait de dire wa min wa minka. Ce que Allah il veut et ce que toi tu veux. Quelqu'un il a dit au prophète Masha wa Si Allah il le veut et si toi tu le veux. Il a dit le prophète Est-ce que tu as fait de moi un partenaire avec Allah Comprenez Alors si quelqu'un il dit Demain, incha'Allah, si Allah il veut, si toi tu veux, je vais venir. Il y a des personnes qui disent comme il dit ici, « Anabillahi wabik » Écoute, moi je suis par Allah et par toi, hein? ne me laisse pas tomber. Autre chose ici, « Mutawakkilun alallahi wa alayka » J'ai confiance en Allah et en toi, hein. Et pire que ça, des personnes disent écoutez, attention, ça c'est parmi les choses les plus présentes. C'est des paroles, il faut enlever ces paroles de notre vocabulaire, de notre dictionnaire. Tu viens demain, j'ai confiance en toi, j'ai pleine confiance en toi. Non. Et confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Tawakaltu ala Allah thumma alaik J'ai confiance en Allah après en toi. Vous comprenez Il ne faut jamais donner sa pleine confiance à Un être humain c'est logique Jamais On ne peut pas donner sa pleine confiance à un être humain Parce qu'un être humain il ne contrôle pas son sort C'est Allah Azza wa qui contrôle Toutes choses Est-ce que c'est clair ou il y a des questions Oui Exactement On ne dit pas je compte sur toi demain On dit je compte sur Allah Azza wa Et après sur toi On peut, on ne, les pas, on ne les met même pas au même niveau Compris, On ne dit pas à quelqu'un je compte sur Allah et sur toi Non je compte sur Allah Azza wa Et après sur toi C'est clair Parce qu'on ne peut pas compter sur un être humain. Un être humain, « là lui-même, il ne peut pas compter sur soi-même. Lui-même, il ne sait pas si demain, il va pouvoir répondre à ses propres besoins. Vous comprenez S'il va être vivant, s'il va être en santé. Donc, je ne peux pas dire « Je compte. » Je te fais confiance ou je... « I rely on you. » Oui. Même si on s'adresse à quelqu'un qui ne croit pas en Allah Azza wa Soit tu dis ta croyance comme elle est, c'est ta croyance, ou bien tu cherches une autre formule complètement demain, ça veut dire je te responsabilise, ou est-ce que tu promets que tu vas venir, ou autre chose, ou bien ne rends pas ta promesse, tu m'as promis donc fais de ton mieux, et ainsi de suite. C'est clair Mais ne dis pas quelque chose qui est contraire. Oui Oui, ça, ça reste que c'est grave. La question est, si quelqu'un jure par Allah Azzawajal, toujours, mais il ne respecte pas son serment Très bonne question. C'est une chose très très grave, parce que ici le nom d'Allah, il a une grande valeur. On ne jure pas par Allah, Azzawajal. donc quand on jure par Allah, Azzawajal, soit qu'on sait qu'on va respecter notre serment, ou bien on ne va pas jurer, aussi simple que ça. C'est clair, soit qu'on jure par Allah, Azzawajal, on est déterminé, ou bien on ne jure pas, on dit... Je te promets, je te dis la vérité. C'est pour ça, en général, en général, le croyant doit s'habituer à ne pas beaucoup de faire de serment et ne pas beaucoup jurer. C'est clair Parce que trop jurer, pas toujours, mais fréquemment, c'est un signe de quoi D'un manque de confiance, ça veut dire un, un peu de nifère et de mensonge. La personne ici, c'est comme si la personne... Elle précipite le fait que l'autre ne lui fait pas confiance, c'est clair. Moi je considère et je ressens que l'autre ne me fait pas confiance, donc je vais devoir lui jurer. Pourquoi est-ce que moi je ressens que l'autre ne fait pas confiance Parce que moi-même je manque de confiance en mes propres paroles, c'est clair. Si moi je, suis que je, je dis beaucoup de mensonges, c'est certain que je vais penser, je vais « take it for granted » que l'autre personne va douter de moi, donc je vais essayer de renforcer. « Ushidullah », comme il y a des personnes sont toujours sur chaque « Ushidullah »,« Allah, il est mon témoin sur telle chose Ça, c'est lors des choses graves, là, quelqu'un te fait une grosse accusation, tu vas te défendre, tu vas dire « Ushidullah »,« Allah Azza wa il est mon témoin qu'elle par Allah, il billahi dit. Chose très importante, oui, c'est normal, c'est clair quelqu'un lance une accusation grave sur toi ou autre chose ou tu es en train ici de défendre quelque chose de base quelque chose de principal très important dans la vie c'est normal devant un juge un juge fait l'islam dans la religion d'Allah lorsque quelqu'un quelqu'un qui est accusé de quelque chose en islam lorsqu'il dit non j'ai rien fait c'est pas vrai l'accusation est fausse et qu'on n'a pas de preuve contre lui On va dire quoi Innocent Par défaut Par contre, on va ajouter une chose en islam qui n'y a pas dans les lois humaines. وَالْيَمِنُ وَعَلَى مَنْ أَنْكَرُ Le juge aussi va lui dire de jurer par Allah Azza wa qu'il est innocent. Vous comprenez Parce qu'il y a ici la dimension de la crainte d'Allah Azza wa Par contre, il ne faut pas que la personne, elle jure toujours « Wallah, par Allah, Wallah, par Allah, Wallah, je te promets, أُقْسِمُ billah الْعَظِيمُ Je te dis, il y a un problème. » Exception ici, exception Allah Azza wa Jal, ce qu'il appelle, subhanahu wa ta'ala, l'arhoul yamin. Attention, faire une distinction ici. C'est quoi l'arhoul yamin C'est les jurés, le serment qui sort par habitude, l'habitude du langage qui n'est pas voulu. Tu n'as même pas pensé à dire pas. C'est comme lorsque les gens ils disent « Wallah, il faisait tellement froid hier. » Comprenez, ça, ce n'est pas un serment. Ce n'est pas, pas considéré comme un qasim dans la religion d'Allah Azza wa Voilà, j'étais tellement heureux. Ça c'est, ça n'a pas de hook, ça n'a pas d'impact. Mais lorsque personne, ولكن لا يؤخذكم الله باللغوي في إيمانكم ولاكي يؤخذكم بما عقدتم الإيمان. Gard ici, c'est lorsque le cœur il va prendre un engagement. C'est clair. Voilà, tu es conscient que tu es en train de faire sortir ce casem. Pour une raison particulière qui est de mettre de l'emphase, de confirmer à l'autre personne que l'autre personne te prenne comme quelqu'un de crédible, qu'elle te fasse confiance. Alors là, notre juré, il a un impact, il a des impacts. Soit qu'on dit la vérité, ou bien si c'est faux, il a des impacts dans la dunya ainsi que dans la aakhirah. C'est clair Oui, ahri. Non. Oui, c'est vrai que ça rend mal à l'aise. OK, c'est une mauvaise pratique. Donc ici, bien sûr ça a un impact parce que si ça sort seulement et si ça revient à l'intention de la personne. les okay? ulémas dans ce genre de choses, il va dire à la personne, ça dépend de ton intention. Je peux pas ouvrir ton cœur et te donner la réponse. Donc, le frère ici il demande la question sur les clients qui arrivent dans un magasin. Et quelqu'un va dire, « Wallah, c'est moi qui va payer. »« Non, Wallah, c'est moi. »« Non, Wallah, j'ai dit avant toi. »« Non, Wallah, c'est moi. » Alors, en fin de compte, il y a quelqu'un qui va payer. Sauf s'ils vont payer 50%, 50%. Mais ça, c'est autre chose. Ça, c'est une technique, hein Donc, ici, c'est une question d'intention. Si l'intention, comme on l'a dit, celui qui a dit « Wallah », il ne voulait pas dire ici l'emphase. C'est comme, juste, ça sort... De façon, c'est une habitude. Wallah laisse-moi payer, khouya. Wallah, elle est comme toi. Donc si ça c'était l'intention, la roul yamin, inshallah pas de problème. Mais si l'intention c'est que non, il voulait vraiment mettre de l'emphase et empêcher l'autre de payer, alors là, si lui il paye pas et l'autre il paye, il doit faire la kaffara de al-yamin, l'expiation de al-yamin qui est connu dans le Coran Karim, fa kafaratoo, yit'amu 10 misaqin min awsat ma t'at'imuna ahlikum, aw kiswatuhum, aw tahriru raqaba. Les options que nous avons ici, soit de nourrir dix pauvres, de vêtir dix pauvres, ou de libérer un esclave. Si on ne trouve pas, deuxième niveau, c'est de jeûner trois jours. Seulement si on ne veut pas, parce que beaucoup de personnes, ils sortent directement ils vont jeûner trois jours. Non. Si tu as de l'argent de nourrir dix pauvres ou bien vêtir dix pauvres, tu n'as pas le droit de jeûner trois jours. Il faut vêtir ou nourrir dix pauvres comme expiation pour la cafara que la personne elle a faite. C'est clair non. Mais en général, comme on a mentionné, il ne faut pas trop utiliser le nom d'Allah pour des choses vraiment superflues, juste pour essayer de... Ça c'est comme, encore une fois, dans certaines cultures, je ne vais pas dire encore une fois lesquelles, dans certains pays, ils disent « Wallah, khali alina walla, !»« Wallah, wallah, l'es-la... Tu dis à quelqu'un, tu vas entrer dans un magasin, tu dis, tu dis « C'est quoi le prix C'est combien ?» Ça, ça coûte combien Le service, il coûte combien Je te paye combien Tu dis « Wallah !» Laisse, c'est gratuit, c'est l'offre. « Alayna », ça veut dire « c'est sur moi ». Et c'est dans la culture, comprenez, c'est même pas voulu, ça c'est malheureux, parce que ça c'est comme une forme d'hypocrisie de n'y faire quand ça se développe et que tu dis quelque chose, alors, alors c est, c est une petite anecdote, ça m'est arrivé à moi, c'est pas quelqu'un qui me l'a dit. Dans, dans l'un de ces pays dans lesquels il y a cette culture, chaque fois que tu prends le taxi, pas chaque fois, mais souvent, à la fin, tu vas dire « c'est combien ?» Tu dis oh « Wallah Alayna, Wallah oh Alayna, dis-moi c'est combien ?» Alors, une fois, un taxi, à la fin, je dis, il lui dit, « Combien ?» Il m'a dit, « Wallah, khali alina. » Je lui okay, ai dit, « Dis-moi combien ?»« Alina, alina. » Ok, j'ai pris un euh, certain montant parce que j'ai déjà fait le même trajet plusieurs fois avant. Je lui ai donné le montant. Il m'a dit, « Mais habituellement, on me donne beaucoup plus que ça. <rire> » Il m'a dit, « Tu viens de me dire, khali, khali alina, c'est gratuit. Maintenant, tu n'es même pas satisfait du montant en tant que tel. » Donc, il faut faire attention quand on utilise le nom d'Allah Zaud. Il y avait une autre question, oui. C'est quoi l'expression exacte Oui, je sais, mais, pas mais avant, parler, ils ont dit quoi Par exemple, ils ont dit quelque chose, la ça Ok, si, si tu n'as si pas fait telle chose, c'est le divorce, c'est ça Ok, ça ce n'est pas vraiment un serment, ce n'est pas un juré s'il n'y a pas le nom d'Allah Azza wa Jal. Mais ça c'est le talaq qui est conditionnel, ça veut dire qu'il va mettre le divorce qui est conditionnel. Okay? Et ça les ulama ils disent si la condition elle arrive, le talaq il est effectif. C'est clair Donc si telle chose divorce, si la chose arrive, il y a talaq. Oui, question, question du téléphone d'une une promesse qu'on a faite mais qu'on n'a pas pu respecter pour des raisons qui nous échappent Excellent. Que, euh, bon, là, je ne pense pas que c'est détaillé dans la réponse, mais euh, si on parle de la promesse qui est faite à un, un autre être humain, donc ça c'est la première catégorie. Allah Azza wa nous demande de respecter nos promesses envers les autres. Donc si tu fais un pro, une promesse envers un autre être humain, je te promets que demain, Inch'Allah, je vais être ici. Okay? Allah Azza wa Il nous dit de respecter les promesses. dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam que parmi les signes de l'hypocrite, du munafiq, toujours il rend les promesses. Ça veut dire qu'il ne prend pas les promesses au sérieux. Donc ça c'est très important. Par contre, oui, les ulama ils ont dit s'il si y a un udr, s'il si y a une excuse qui fait en sorte que moi je n'ai pas respecté ma promesse, je t'ai dit demain, incha'Allah, je vais être ici avec toi, incha'Allah, azawajal. Le lendemain, j'ai eu un accident problème avec mon auto, ça me dépasse, c'est une chose qui me dépasse, la yukallifullahu nafsan illa, ou sa'aha Allah Azza wa Jal, ne nous prend pas pour responsable pour des choses qui nous dépassent. C'est la nature de la vie qu'il va toujours y avoir des imprévus. Par contre, si la question ici c'est reliée à la promesse qu'on fait à Allah Azza au nether qu'on avait laissé pour après, mais on va l'expliquer tout de suite inshaAllah ou ta'ala. Le nether, c'est lorsque quelqu'un il fait une promesse à Allah Azza wa Ya Allah si je réussis cet examen Ya Allah Ya Allah je vais nourrir 10 pauvres Ya Allah je vais faire le jeûne de 3 jours on appelle ça le neveu. alors ça c'est une chose qu'on ne devrait pas faire qui est macrou qui est détestable c'est pas interdit mais c'est pas une bonne pratique pourquoi Qui pourrait nous dire pourquoi exactement c'est un chantage qu'on fait Allah Azza wa de un de deux, c'est comme si on doute d'Allah Azza C'est comme si Allah, il a besoin que moi, je fais mon, mes, mes jeûnes de trois jours, sinon il ne va pas me donner la réussite. Ou bien, sinon il ne va pas me donner l'argent. ou sinon Vous comprenez C'est comme si on est en train de faire affaire avec un autre humain. Écoute, toi, si tu ne veux pas me donner, allez, je t'offre quelque chose et tu veux dire, Allah Azza wa Jal, il n'a pas besoin, Allah subhanahu wa ta'ala. Que tu fasses les trois jours ou non, il va donner si, si tu le veux et qu'il le veut, subhanahu wa ta'ala. Avant ça, il va te le donner, subhanahu wa ta'ala. Donc, fais quoi Fais le doua, dis à Allah, « Ya Allah, aide-moi à réussir mon examen. » Et ne teste pas Allah. Renforce ton doua avec les bonnes œuvres avant le résultat. Fais, par exemple, ton don aux pauvres, nourrir les dix pauvres, ou bien ton jeune. Fais-le avant que Allah, Azza wa Dhan, il ne te donne. Parce que tu as pleine confiance en Allah, Azza wa ta'ala. Mais si quelqu'un, il a fait cette promesse, la personne, elle devra... Respecter la promesse. C'est clair Si quelqu'un dit ah « Allah, si j'ai réussi cet examen, je vais nourrir dix pauvres. Tu as réussi l'examen, tu dois nourrir tes dix pauvres. » Si tu ne le fais pas, qu'est-ce que tu fais <rire> ?« Kafaratul yamin » L'expiation qu'on a mentionnée tout à l'heure, qui est si bon. bizarrement avec l'exemple choisi, qui va revenir à nourrir dix pauvres ou bien vêtir dix pauvres, Sinon, ou bien libérer un esclave. Sinon, deuxième niveau, bien sûr, c'est « jeûner les, les trois jours ». Seule exception, si quelqu'un, il a fait un nether, promesse à Allah, de quelque chose qui est haram, quelque chose qui est interdit, ok Ya Allah, si je réussis mon examen, je vais faire un don d'une bouteille de vin à quelqu'un. OK Quelqu'un, il, il est fou, il ne sait pas, ignorant autre chose, il a fait un nether comme ça. Alors, qu'est-ce qu'il doit faire ici On ne peut pas dire respecte ton nether. Non, tout de suite, il passe à l'expiation, la kafara du nether. Non, espérons que ça répond à la question du téléphone. Il euh, y avait une question là-bas, oui. Oui, toujours, toujours. Si on trouve, bien sûr... La maslaha toujours, c'est les personnes les plus proches, que ce soit les plus proches dans les liens de famille, les plus proches dans le voisinage, les voisins, et les plus proches aussi dans la foi, dans Adine. Est-ce qu'on peut nourrir, nourrir la même personne dix journées de suite? Allah je ne me rappelle pas. Je vais chercher la réponse, je vous ramène la semaine prochaine, inshallah. Oui. Il y a un khilaf. Il y a une divergence entre les ulama. Il y a certains ulama qui disent c'est trois jours collés, ici, dans ce cas-ci. Et il y a certains ulama qui disent qu on peut, on peut les, les, les scinder, en quelque sorte. c'est bien sûr, l'Ahwad, prendre ses précautions, c'est faire jeûne de trois jours collés. Inch'Allah, Par exemple, on a fait des ou là Oui. oui. Non, tu n'as pas, pas une balance après ça, genre, tu calcules ta balance. Non, tu as fait le Nether. Si quelqu'un a une expiation à faire, il ne va pas dire, ah, avec Allah, dans mon compte, l'année dernière, j'avais nourri 20 pauvres juste comme ça, alors ça va m'enlever. Non, tu dois ça doit être l'intention du Nether particulièrement. C'est une Ibada, toujours avec l'intention, oui. Oui. Oui. Taïb, Taïb j'ai compris Tr Très bonne question, c'est une question qui revient souvent Quelqu'un qui promet Allah à Allah Que ce soit pour de l'aide ou bien pas pour l'aide Mais quelqu'un qui va promettre à Allah azzawajal. Ça, ça rejoint le sujet de Tauba au plus profond ici Promettre à Allah Quelqu'un mettant, il fume « Ya Allah, si tu mets telle chose, ya Allah, je vais arrêter de fumer. » Ou bien quelqu'un va faire sa tawbah sur le banc, il dit « Ya Allah, je te promets par Allah, ya Allah, je te promets qu'après aujourd'hui, je ne vais plus fumer, par exemple. » Vous comprenez Les ulama, ils ont dit « Il ne faut pas faire ça. » Parce que tu fais une promesse à Allah, c'est grave si tu vas la rompre. Si tu veux faire la tawbah, fais la tawbah. Fais pas de promesse à Allah, c'est clair Fais une promesse à soi-même. Tu peux faire une promesse à toi-même, je ne vais plus faire cette, telle chose. Mais ne fais pas une promesse à Allah, « Ya Allah, je te promets, et je ne vais plus faire cette chose. » Non. Parce que là, le shaitan, il peut te pousser à cet instant-là, que tu veux vraiment faire tauba, il va te pousser à faire une affirmation qui est très forte. Pourquoi Pourquoi après ça, Shaitan, il va tellement te pousser à faire la même erreur. Pourquoi après ça, il te dit, regarde, tu as fait quelque chose de très grave et après ça, quelque chose d'encore plus grave. Ça veut dire, juste lâche ce dossier. Tu ne vas jamais avoir le succès, c'est clair. Donc les ulamas ici, ils ont dit, il ne faut jamais promettre à Allah Azza wa Jal quelque chose, que « Ya Allah, je ne vais plus jamais faire ça, je te promets » ou « Ya Allah, je vais toujours faire Qiyam al-Layl pour le restant de ma vie. » Non. Je dis, « Ya Allah, je veux continuer à faire Qiyam al Ya Allah j'ai l'intention Ya Allah aide-moi c'est tout mais fais pas de promesses à Allah excellent Le, ça c'est un point très important nourrir les pauvres Allah Azza wa Jal dit nourrir des pauvres ou vêtir c'est une solution ou bien une pratique bien précise, ce n'est pas donner la sadaqa aux pauvres. C'est clair Dans le cas du kafara, on ne parle pas de zakat, on parle de l'expiation ici pour l'yamin. Les ulama, ils disent, tu dois leur emmener la nourriture et la mettre devant eux pour qu'ils mangent. C'est la nourriture, c'est clair Ou les ulama, ils ont dit, la seule autre alternative, c'est quoi C'est à taoukil, de donner quelqu'un qui va le faire à ta place. Dans ce cas, ça peut être un un organisme, mais attention, ce n'est pas aller donner l'argent au masjid. C'est clair, et moi je lance ici une idée, Inch'Allah, parce qu'il y a des idées, plein d'idées, mais il faut avoir aussi des personnes pour les faire. Donc si chacun prend une petite idée, il s'en charge, Inch'Allah, ça c'est une grande probe auprès de l'Azod. Un grand amal allez, une grande bonne œuvre. C'est juste ici, il peut y avoir cinq personnes, six personnes qui créent une petite association. Aujourd'hui, il y a plein d'outils à travers l'Internet et ainsi de suite. Cette association se chargerait de ce qui suit. De 1... Collecter les fidias, expiation des personnes qui font des yamiens, ou expiation les fidias des personnes qui ne peuvent pas jeûner fi Ramadan parce qu'ils ont une maladie chronique ou personnes aînées ou autre chose qui doivent payer la fidia. Donc cette fidia là habituellement elle est pour nourrir les pauvres et la plupart des masjids, croyez-moi n'ont pas de service pour ça. On va dire, si tu vas toi leur donner l'argent, dire, ça c'est une fidia. Si c'est quelqu'un qui connaît la religion, tu te dit, bon, nous on ne prend pas le fidia. Si c'est quelqu'un qui ne connaît pas trop la religion, va dire merci, va jeter dans la boîte des dents. Ce n'est pas supposé être à la main. Donc, le but d'un tel projet, ça serait quoi Tu as une liste de personnes qui sont dans le besoin. Toi, tu vas récolter l'argent de l'expiation, de le fidia, et tu vas leur donner ça sous forme de nourriture surtout dans ce cas nourriture qui est prête donc tu peux la faire d'une autre façon mettant prendre un, une entente avec certains, certains restaurants des personnes de confiance que tu vas les payer, ils te donnent des vouchers comme ça en retour et toi tu donnes ces vouchers à ces personnes et se présente dans un restaurant parce que Allah Azza wa Jai tu dois le valoriser le pauvre lui donner la bouffe, lui servir pas lui donner l'argent il va c'est clair oui C'est un repas, oui. Non. Oui. Euh, ça quoi, le type, de, le type, de... type de nourriture, les ulama, ils ont dit n'importe quelle nourriture qui est de niveau moyen. Ça veut dire pas quelque chose de, de très très cheap. Okay, tu vas pas prendre la chose la plus cheap. Non, ils, vont, ils ont dit les ulama, selon le standard de la société, le standard du pays. Min Allah dit, « Min ma tutaimuna. Ahlikoum. quelque chose qui est dans le raisonnable de ce que toi, tu vas nourrir ta famille. C'est clair Donc, ça revient aussi à tes moyens et au standard de la société. Donc, prends pas la chose, ne va pas leur donner un peu, un peu, un peu de laitue et de, de tomates et leur dire, voilà, et ta'am ou miskin. C'est clair Et Allah Azzawajal ne te demande pas aussi de leur faire un barbecue comme ça, de lui dire, si tu le fais, c'est bien, sadaqa en plus. Mais ce qu'Allah Azzawajal te demande... Donc, une société comme, comme ici, ça serait quoi Standard normal Hein quoi? Sandwich, t'es sûr? Non, sandwich c'est pas une alimentation de mon éligue. Tu vas pas nourrir tes enfants en journée normale avec un sandwich, ok? Donc un peu un peu de salade, un peu peu de riz, un peu de patate et un peu de viande ou de poulet dans cette société, dans d'autres sociétés ça serait quelque chose de différent. C'est clair? Non. Oui. Oui, il faut faire kafara tout l'yamin. Donc, ce qu'on a dit tout à l'heure, quelqu'un qui a fait la promesse à Allah Azza wa Jal, il y a Allah, je n'ai vais plus fumer après aujourd'hui, qui va fumer après ça, c'est grave. Et aussi, il doit faire la kafara, l'expiation ici, en plus de ça. La kafara Donc, on a dit tout à l'heure, soit nourrir des pauvres, ou vêtir des pauvres, ou libérer un esclave, ce qui n'existe pas aujourd'hui. Hmm Exactement. Kafara de Nadir, c'est la même chose que Kafara de Liami. Si quelqu'un n'a pas de quoi nourrir ou vêtir, et il n'y a pas d'esclave à libérer comme aujourd'hui, passe au deuxième niveau qui est de jeûner trois jours. Oui. On ne se rappelle pas si on a fait un nadr. La règle ici dans la religion, qu'est-ce qu'on veut dire par je ne me rappelle pas Je ne me rappelle pas, ça veut dire je n'en ai aucune idée, je vais le découvrir seulement al le jour dernier. Allah Azza wa il est pardonneur. « Rabbana la tu akhidna inna siyina au akhita'na. » Quelqu'un qui se rappelle pas de quelque chose, Allah Azza wa il est pardonneur. Mais si je ne me rappelle pas, c'est dans le sens de... C'est comme si j'ai fait une fois un nadr, Allah Azza wa mais est-ce que c'était l'an dernier ou ça fait deux ans Elle ne net, est-ce que c'était sur tel chose Donc ici, on parle de al Avan. Je suis presque certain, j'y vois quelque chose, je fais une kaffara. C'est clair, je fais une kaffara, même si je ne me rappelle pas exactement c'était pourquoi, mais je fais une kaffara. Oui, là. Euh, les c'est seulement quand on par c'est pas comme Une promesse que tu fais à Allah, Zodel Non, non, une promesse que tu fais à un autre être humain, il n'y a pas de kaffara, il n'y okay? a pas d'expiation. Sauf si euh, t'as causé. Il faut faire une différence ici entre la promesse, attention, ok Différence entre la simple promesse et entre l'engagement, l'acte, le contrat. Si tu as fait un contrat avec quelqu'un, comme dans le cas d'un commerce, de personne va faire un, un contrat avec quelqu'un, avec un partenaire. Oh, « Moi je mets tel effort et toi tu mets tel et on se partage comme ça et tout un projet. » À la fin, le gars, il va juste sortir et disparaître. Après ça, il va dire « Ah, excuse-moi, mais ton partenaire, il a eu des dégâts et des pertes et ainsi de suite. » Tu es responsable, tu dois rembourser des... parce que tu as fait un contrat. Ce n'est pas une simple promesse ici. La promesse, c'est, comme on a mentionné, des choses de la vie de tous les jours qu'on ne peut pas contrôler. « Inchallah, je vais arriver à deux heures. Je vais faire de mon mieux. Je dois prendre ça au sérieux. » Mais s'il y a quelque chose qui arrive de vraiment imprévisible, d'exceptionnel, Allah عز وجل ne يكلف الله نفسا الا وسعها. Hay faut se comprendre donc on peut être là, personne qui est parfait. Est clair. Ce qui veut pas dire prendre bien sûr les promesses à la légère, okay? le fameux insha'Allah qui veut dire que je vais jamais être là. <coughs> oui. <coughs> je, je... Je n'ai pas compris, excusez-moi. L'exemple, je n'ai pas compris. Non, on ne peut pas revenir en arrière, bien sûr. Donc, et si le fait d'avoir brisé une promesse devant Allah, en plus de l'expiation, ça demande aussi la tauba, ça demande de repentir aussi. On ne peut pas revenir en arrière et effacer notre... Oui. Ah, il faut, il faut, il faut la garder. Oui, exactement. Il faut, il faut la garder. Si quelqu'un a promis quelque chose à Allah Azza wa c'est pour ça les Sahabah, les compagnons du Prophète il y a l'un des compagnons, dans ta'ala le hadith très connu. Il a demandé au Prophète Il a dit: "YarasulAllah, ah, moi je vais faire, je vais terminer le Coran à chaque nuit, et je veux jeûner." à chaque jour. Le prophète il a dit tu peux pas. Alors termine, récite le Coran en chaque 30 jours et jeûne un jour ou bien jeûne trois fois par mois. Après ça il a dit le Sahabi non non ya Allah, je veux je veux plus. Alors le Prophète Sallallahu alayhi lui augmente c'est lui qui demande plus. Après ça le Prophète Sallallahu alayhi le maximum qu'il lui a donné il a dit jeûne un jour et ne jeûne pas l'autre. Ça veut dire jeûne un jour sur deux et termine le Coran, récite le Coran au complet à chaque 3 jours, pas plus que ça. Vous comprenez, ça veut dire pas à chaque 2 jours, pas à chaque 1 jour. Et le prophète Alayhi Salam, il l'a poussé ici à la limite de ce qui est acceptable selon la Sunna, de ne pas dépasser cette limite. Alors ce compagnon, des années après, quand le prophète Sahaba il a quitté ce monde, des années après, il regrettait et il a dit si seulement j'avais accepté L'offre initiale du prophète. Pourquoi Ce n'est pas obligatoire. Mais parce qu'il a vieilli, il a grandi, il n'avait plus la force physique qu'il avait lorsqu'il lorsqu était jeune, qu'il peut jeûner un jour sur deux et finir le Coran à chaque trois jours. Mais il a dit, moi, j'ai fait quelque chose lors de la vie du prophète. Je ne veux pas descendre en bas de ce niveau. Ça veut dire, c'est comme si j'ai fait un engagement avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, s'il a quitté ce monde, je dois garder le même tempo jusqu'à la fin de ma vie. C'est clair Donc, un engagement avec Allah, azza même si on a fait, après ça, il, dev, on, il faudra quand même le respecter, mais il ne faut pas le faire, parce qu'on ne sait pas. Notre iman, il monte et il descend et ainsi de suite, donc, plutôt, prends un engagement avec toi-même, dis, je veux faire telle chose, et demande à Allah, azza de t'aider, si tu es sincère, Charles. Oui, par exemple dans le commerce on a un engagement avec 100 000 oui. au début on pouvait la faire mais mmh. après, euh, après par exemple on a plus la possibilité de le faire est ce qu'on peut si on se souvient de cette personne en disant que normalement je ne pourrais pas venir par exemple quelque chose comme ça c'est acceptable ou, ou ça aussi cet engagement là il Mais tout dépend mon frère il y a engagement et un engagement et si l'engagement c'est un engagement de principe un engagement de principe une promesse Ton idée de commerce, elle me semble très intéressante, Inch'Allah, donne-moi quelques mois, Inch'Allah, je vais terminer mes études et tout, on va travailler dessus, et je vais être avec toi, je suis vraiment intéressé. Quelques mois après, tu es plus intéressé en l'idée, des choses ont changé, c'est normal de dire à la personne, je m'excuse vraiment, mais des choses, des circonstances ont changé, je ne pourrai pas être avec toi. Donc ça, c'est le premier cas. Deuxième cas, c'est différent. Je me suis engagé avec quelqu'un, j'ai fait un contrat, on a commencé, on a mis... J'ai dit, ok, vas-y, vas-y, tu peux prendre un prêt, Inch'Allah, ouvre le magasin, et moi, je suis avec toi, et le gars, il a commencé à travailler, il a pris des risques, et ainsi de suite. Et moi, j'ai dit, je suis responsable avec toi, 50-50%. Après ça, je me désiste, et je claque la porte, et je disparais. Non. Là, il faut demander que l'autre personne, l'autre il faut lui demander... Pardon, même si j'ai une raison. Et il faut voir s'il y a eu des dégâts. J'emporte une certaine responsabilité. Je dois participer avec la personne, parce que sinon, c'est exactement ce que plusieurs musulmans, malheureusement, ils font. Ils respectent pas leur contrat. Et là, ça donne la mauvaise image. Et là, beaucoup de personnes disent ah, les musulmans, ils sont pas des gens sincères. Et je préfère faire affaire avec quelqu'un qui n'est pas musulman. Ils sont plus honnêtes au cas à au cas. Parce que les gens prennent leur religion à la légère. C'est pour cela. Oui. Pour ce cas en particulier, je ne me rappelle pas, je vais ramener la réponse la semaine prochaine, Charles. Mais c'est certain que même, dans les deux cas, toujours un musulman, il est prioritaire. Ok Toujours. Comme on a mentionné, un musulman, quelqu'un qui est dans ton, ton entourage, un voisin, proche de famille, plus proche que la personne, elle est, le plus qu'elle est prioritaire. Non. Oui très très bonne question je sais qu'il y a des personnes qui travaillent sur ce, à faire des projets de la sorte mais vous pouvaient toujours aller à des mosquées donc les grands, les grands masjids en général ils ont des listes de personnes mais ils vont vous guider vers ces personnes le problème ici c'est comme on a mentionné dans le cas de l'expiation c'est que beaucoup de masjids n'ont pas de programme pour nourrir et ainsi de suite ils vont prendre l'argent et le donner à des pauvres alors que le but c'est pas ça parce que pour, pourquoi est-ce que le but c'est pas ça parce que la nourriture Et les vêtements, c'est les besoins essentiels de quelqu'un qui est dans le besoin. Imaginons le cas d'une famille qui est dans le besoin, qui est pauvre. Mais le chef de la famille, le père, comme ça arrive parfois, c'est quelqu'un d'irresponsable. Il est pauvre. Et ses enfants sont pauvres avec lui. Sa famille est pauvre. Mais lorsqu'il reçoit de l'argent, même si c'est sadaqa, il va aller jouer des jeux avec sa Acheter un nouveau téléphone, vous comprenez Alors que ces enfants n'ont pas n'ont pas de manteau pour l'hiver ou n'ont pas de. C'est clair, c'est pour ça que l'Arz al dans ce genre de cas entre autres, il veut subhanahu wa taala quand s'assure que ça ça va directement aux besoins essentiels de la personne qui sont être nourri et être bien vêtu. Donc ça arrive parfois, il y a des gens qui sont pauvres mais qui prennent l'argent et qui la place de, de répondre à leurs besoins, ça veut dire répondre à leurs problèmes de pauvreté, ils vont mettre l'argent dans des choses qui sont inutiles de la vie de tous les jours. Oui mon frère qu on peut... Bonne question, inshallah, je vais chercher la, la, la réponse, de Charles. Vous, avez, vous êtes en train de sortir tous les cas de figure rapidement inshallah azza wajal essayons moins de finir rapidement avec Shirk shirk al asrar quelques autres exemples inshallah ta'ala shirk wa huwa a'zam min al même chose ici notre forme de shirk ici qui en général c'est du shirk qui est majeur c'est lorsque la personne elle s'adresse à autre que Allah azza wajal pour lui faire un nadhr encore une fois comme ça existe dans des sociétés dans lesquelles il y a beaucoup de djihad d'ignorance va s'adresser au temple yes, il y si tu guéris mon fils je vais faire une sadaqa et de l'argent et te donner telle chose et ainsi de suite ça c'est du shirk craindre autre que qu'Allah est-ce que ça c'est du shirk ça peut être du shirk c'est clair attention ici la crainte, la peur c'est un sentiment humain si la peur est une peur naturelle écoutez bien ça une peur naturelle Les ulema, ils disent, comme quelqu'un, un être humain, il a, il a peur de des lions. Par exemple, on ne peut pas dire que ça c'est le shirk. C'est une peur qui est naturelle. Un être humain puissant, fort et qui te veut du mal, très clairement. Tu as peur de lui, est-ce que ça c'est le shirk Le sentiment de peur en tant que tel Non. Moussa a.s. Il a dit, Lui et son frère Haroun, Deux prophètes d'Allah Azza wa Jalla On a peur du mal de Feraoun Parce que Feraoun c'est un tyran C'est normal que s'il vienne Avec le message d'Allah Azza wa Jalla Pour lui dire tu n'es pas Dieu toi, tu n'es pas Seigneur Il pourrait les punir et ainsi de suite Donc ça c'est la peur naturelle Deuxième forme de peur C'est la peur qui est naturelle Mais qui pousse à désobéir A Allah Azza wa Jalla Sans raison C'est clair, sans raison qui est clair. Ah, moi j'ai peur de perdre mon emploi si je vais faire la salate. » Comme certaines personnes vont dire. Alors ça c'est une peur qui est interdite. « Khawfun muharram min ghairillahi azza wa jal ».« Tu ne crains pas ton employeur comme tu crains Allah azza wa jal ». pas à ce niveau-là, ce n'est pas si grave que ça. Mais quand même, tu crains tellement que ton boss te voit en train de faire ou bien qu'il découvre que tu es, que es un musulman et que tu vas perdre ton, ton emploi. Ça, c'est une peur qui est haram. Parce que c'est à cause de cette peur-là que tu es en train de désobéir à Allah Azza wa jall. Ou bien quelqu'un, on va lui dire, vient une partie de 5 à 7, et il sait qu'il va avoir le vin et l'alcool et ainsi de suite, mais il dit, si je ne viens pas, ça va être mal vu dans la compagnie, et, et après, c'est quoi Mais si tu viens, ça va être mal vu dans le ciel. Fais ton choix. Fais ton choix. Est-ce que toi, lorsqu'on t'a pris comme employé, est-ce qu'on t'a donné dans la description de tes tâches comme employé d'être présent au 5 à 7 Si ça, ça fait partie de ta job, ta job elle est haram min asliha, depuis le premier jour. Si c'est pas ça, alors toi t'as fait ta job, t'as fait ton travail, t'as fait tes responsabilités. Après ça, going home. Si Al-Khawfou Min Ghayrillahi Azza wa Jal, craindre autre qu'Allah Azza wa Jal, est tellement fort, que tu crains quelqu'un comme tu crains Allah tu crains quelqu'un plus que Allah azza wa C'est clair alors là c'est le shirk billahi azza wa ça c'est l'essence du shirk ayyan billahi ta'ala comme si quelqu'un il, il craint tellement donne un exemple la semaine dernière ou bien quelqu'un il, il, il craint comme on le, le, le, le chat noir ou le chien je ne sais pas quoi Regarde comment il m'a vu, regarde, ça veut dire je, ma, ma vie est partie, c'est fini, etc. Ça c'est grave, c'est du shirk billahi, azza wa parce que c'est de la peur qui est disproportionnelle. disproportionnelle. Quelqu'un qui voit qu'il y a des gens derrière lui partout et qu'il peut se cacher nulle part, et qu'on va le trouver partout, il est ainsi de suite, ça c'est une forme de shirk billahi. Azza wa oui, Akhi. Euh, pour de sorcellerie, vous oui. vous Mm -hmm. bonne question si quelqu'un il craint la sorcellerie il y a deux choses ici si quelqu'un il craint parce que tu sais que telle personne il fait du sikh la sorcellerie ainsi de suite et tu t'éloignes de lui tu, tu crains la personne ça veut dire que tu t'éloignes de lui ça ce n'est pas du shirk billahi azzawada, parce que la sorcellerie ce n'est qu'une autre forme d'arme c'est clair la sorcellerie c'est quoi la sorcellerie c'est une vérité comme -haq, le mauvais œil, c'est une vérité Mais est-ce que notre crainte, maintenant, devient disproportionnée Il y a des gens, ils voient que tout est l'ayn, là. Tout, ils tombent, il, il, il, comme ça, ils glissent dehors sur le verre. glacé, c'est quelqu'un m'a donné un mauvais œil, tout, tout c'est l'ayn. Donc, ça, c'est disproportionné. Ça, c'est comme croire que... le Non, siha, c'est une vérité. L'ayn, c'est une vérité, mais ça a un cadre limite. Et tu sais que si Allah, Azzawajal, il veut que ça ne touche pas, ça ne te touche pas. Tout comme quelqu'un qui a un couteau devant toi, un criminel avec un couteau. Est-ce que ça te fait peur Oui. Si tu sais qu'il y a un gang de personnes, des criminels qui sont armés avec des couteaux quelque part dans cette rue, la nuit, est-ce que tu vas prendre cette rue alors que tu as une autre alternative? Non. non. Sinon, tu n'es pas normal. C'est clair. Allah Azza dit « Khudou hidra » tu prends tes pré précautions. Donc ça, ce n'est pas s'éloigner d'une telle personne c'est pour ça entre autres si Allah te donne une n'aima quelque chose de bien, ne va pas montrer ça à quelqu'un qui est jaloux de toi, qui ne t'aime pas c'est clair, parce qu'il peut te donner le sihr ou bien laïn ou autre chose mais que la crainte de sihr devient tellement forte que moi je dis ça c'est sihr, j'ai peur de lui je ne peux pas faire quelque chose que lui il n'aime pas, c'est clair que je ne peux pas obéir à Allah c'est lui, donc là on est en bédant une autre forme de la même chose avec les djinns la même chose avec tout toute forme de crainte d'autre que Allah Azzawajal, qui nous pousse à désobéir à Allah Subhanahu wa Ta'ala c'est interdit et ça peut rejoindre le si ça devient disproportionnel oui <tousse> n'am Oui, quelqu'un qui marche la nuit dans une rue et qui a peur que quelque chose lui arrive, comme on a mentionné. Si c'est pas disproportionnel, c'est normal. Allah Azawajal a créé ça dans la nature de l'être humain. Et même ici, un être humain, c'est pas tous les êtres humains ne sont pas tous au même niveau. Les ulama ils disent insan minhu minhu Il y a quelqu'un qui est courageux, il y a une autre personne qui est une autre personne qui est quelqu'un de peureux. C'est clair. Tant que ça ne devient pas disproportionnel, comme quelqu'un m'a demandé une question l'autre fois dans le masjid, il a dit moi J'ai vraiment peur de tout là. J'ai peur, que... <rire> peur que la maladie, elle soit partout. Il dit à chaque fois, je dois toujours laver mes mains et peut-être j'ai touché quelque chose et peut-être... Mais okay. Okay. Il faut, faut être propre et garder son hygiène et ainsi de suite. Est-ce que tu peux te protéger de toutes les maladies Non. Si Allah zaudit, il veut que le mal va t'arriver, ça va t'arriver. Une fois sur un million que tu as oublié de prendre tes précautions, c'est de cette porte, c'est Allah il veut que le mal va t'arriver. Donc c'est là où intervient toute l'importance de quoi C'est quoi Tawakkul ala Allahi Azza wa Jalla. Avoir la confiance en Allah. Allah veut dire tu prends des précautions mais de façon raisonnable. Pas que tu deviens fou comme ça. Quelqu'un voit le mal partout et ainsi de suite. Non, tu prends tes précautions et là tu sais Allah Azza wa Jalla. Après ça, il te protège. Lahu mu'aqibatun min bayni yadaihi wa min khalfihi yahfadunahou min amirillah. Allah Azza wa Jalla assinit à chacun des anges en avant et en arrière qui le protège du mal. Bonjour. Oh, très bien, Et vous? Oui. Notre responsable, il est où? C'est <rire> lui qui paye la facture, hein? On termine dans deux minutes, OK? Maximum deux minutes. OK. Pas de problème. Pas de problème. On termine dans 5 minutes, mais vous pouvez tu, toujours le nettoyer. Pas de problème. Allez-y. Me me Excellent. Merci beaucoup. Merci. 20h45. Oui, Ari, t'as une question Oui. Il n'y a, a pas de mal, il n'y a pas de mal, tant parce que parce qu'avoir des soulades qui sont longues ou autre chose, ça c'est des soulades pour plus de C'est Ce n'est pas contraire au fait d'avoir fait ta salade. Tant que tu as fait ta salade, après ça, raccourcir la salade parce que tu ne veux pas gêner, parce que tu ne veux pas prendre trop d'espace qu'avec. Tant que la salade, elle est valide, tu as fait ton devoir devant Allah. Deux, trois dernières questions, oui, vas-y mon frère. Mm -hmm. Et, et que Oui, c'est ça. Si tu as fait une promesse à Allah Azza wa tu as dit, si je reçois tel montant d'argent et ainsi de suite, je vais faire un don, c'est ça Tu vas lire le Coran à chaque jour et ainsi de suite, comme on l'a dit. Initialement, il ne faut pas faire cette promesse parce que Allah Azza wa c'est un créateur. Oui, dans l'ignorance, après ça, on fait la kafara, l'expiation quand même, donc on va soit nourrir dix pauvres ou bien les vêtir. Parce que tu as fait un engagement que tu n'as pas respecté, la règle, elle est simple. Chaque fois que tu fais un engagement avec ton créateur, tu ne le respectes pas, tu dois faire l'expiation, soit nourrir les dix pauvres ou bien les vêtir, sinon faire le jeûne de trois jours. C'est clair Si quelqu'un n'a pas les moyens, si quelqu'un n'a pas les moyens, si quelqu'un a les moyens de nourrir ou de vêtir des pauvres, il ne peut pas faire le jeûne de trois jours. Il doit les nourrir ou bien les vêtir. C'est bon On a dit tout à l'heure, mon frère, mais quelque chose qui est dans le moyen, raisonnable. Tu ne vas pas les nourrir nécessairement avec le luxe, mais aussi pas les nourrir avec quelque chose qui est du bas de gamme que même toi, tu ne vas pas Tu vas pas accepter de manger, c'est clair? Même chose pour les vêtements. Pas de problème en fait. Oui. Vous très bien le waswas qahri la même chose ici ça peut qahri soit une maladie vraiment mentale de la personne donc la personne elle doit se faire soigner c'est pas une question de iman ou bien c'est un manque de iman en Allah azza wa et un manque de connaissance aussi de la religion comme les personnes le woudou, il y a des personnes on a déjà cité cet exemple avant des personnes font toujours il y avait un frère dans dans le masjid, il prenait toujours beaucoup de temps dans le woudou et là le Pièce de wudo, elle est très restreinte. Et moi, je me dis toujours, son wudo, il est comment Là, il y a des gens, ils sont en train de faire l'accueil, ils attendent. Et le frère, il fait le wudo, il pressente. Mais quand même, c'est juste un wudo. Ça prend deux minutes, trois minutes maximum. Mais après ça, j'ai compris le frère, parce qu'à chaque fois, il fait le l'ouais Il commence à faire son wudo juste avant le temps d'arriver au pied. Va dire ah, peut-être c'est pas valide. Je vais refaire dès le début. Vous comprenez, ouais ouais. Donc ça, si c'est pas une maladie, ça veut dire pas une nature de la personne. Le symptôme de la maladie, c'est que ce soit quelque chose qui est général dans sa vie. Ce n'est pas spécifique à une chose, vous comprenez Mais si quelqu'un, il a le choix juste pour le woudou, ce n'est pas une maladie, ça. Parce qu'avec le reste, il est normal, mais juste avec la religion, c'est un manque de jahl. Jahl dans la religion d'Allah, Azza wa Jal, et des ahkam de fiqh. Et que la religion d'Allah, Azza wa elle est simple. Et les ulama, les savants, ils ont dit en général, ça c'est quelqu'un qui a trop rendu la religion sévère. Allah, Azza wa il l'a rendu sévère ça pour lui. « Shaddada fa Allahu » Allez, les gens qui veulent jouer au dur, ça va se retourner contre eux. Contre eux. Vous comprenez Comme dans la viande, les gens qui ont ouest -ouest, dans la viande. Alors, un musulman lui offre la viande à manger, est-ce que c'est halal euh, Tu vois pas que je suis musulman en tant que toi, mais t'as acheté la viande d'où Est-ce que tu l'as demandé si elle a été sacrifiée de telle façon Est-ce qu'ils ont dit bismillah Est-ce que ont dit... Alors, les questions ne vont pas se terminer. Tu chaddes Allah Azza wa va faire ça il va faire retourner ça contre toi et ça va devenir ta propre nature que toi même tu pourras pas vivre avec toi même en quelque sorte. C'est clair Non. En fait, une oui. Euh, si, si, euh, à, un oui. Une qui, euh, qui pas, pas, mais ils sont oui. est-ce que je respecter leur choix Oui. Ils ont leur choix et moi aussi j'ai mon choix. Mon choix il est responsable devant Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal dit On n'est pas dans les situations dans lesquelles il y a ce qui inclut l'alcool ou toute chose qui est clairement haram alors qu'il n'y a pas de nécessité. Donc dans ce cas, il faut partir. Il ne faut pas être présent dans ce majlis. Obligatoirement. Oui. Wa idha Allah faut pas être présent dans une assemblée dans lequel le haram clair qui est fait et qu'on a pas de raison d'être bien sûr la raison d'être ici ça dépend du de, de, degré du besoin contrairement du degré du haram qui est présent Oui mon frère. Mm « -hmm. Moi, si je ne pas à cette partie-là, dans le fond, ils vont créer des frictions dans la famille. Oui. »« Des fois, il peut y avoir, dans cette partie avoir de l'alcool. »« Oui. Que... La même chose ici, mon frère. La même chose. Ce qui est haram clair, il est haram clair. Ça veut dire, si toi, tu as simplement visité tes parents, je dis tes parents, pas les amis, parce qu'il y a une grande différence, bien sûr, entre être présent avec des amis, les parents, il y a « Birul waridin, il y a autre chose. Si quelqu'un a visité ses parents, leur visite aléatoire et que les parents ils ont fait sortir du vin. Donc la moindre des choses ici, « Là, que la personne elle soit sur, elle soit à l'écart. Elle ne va pas être proche et dans la même assemblée autour de la même table et ainsi de suite. Bien sûr, avec des, des, des amis ou autre chose, partir avec des amis, il n'y a même pas à se poser mille et une questions. Tu prends tes trucs et tu vas quitter. Mais là, si on parle des fêtes religieuses et ainsi de suite, Allah Azza wa Jal il a dit de ne pas être présent dans ce genre de choses et tu fais de tant mieux pour garder le bir avec tes parents et ainsi de suite oui il va y avoir des frictions mais fais en sorte que ces frictions-là soient contenables en passant c'est pas ici euh, exceptionnel une personne convertie et ainsi de suite c'est le cas de beaucoup de musulmans nés musulmans et ainsi de suite qui font face au même problème avec leur, leur famille parce qu'il y a beaucoup de familles qui ne sont pas si pratiquantes ou bien pratiquantes un jour, pas pratiquantes l'autre et un jour ils font l'aïd, l'autre ils font l'aïd de, tout, de toutes les religions du monde en fait okay ils font l'aïd de toutes les religions du monde Donc, n'importe quelle fête, ils sont présents. Let's do it. Let's party this thing. Donc, un jour, c'est la, la fin de l'année. L'autre jour, c'est Noël. Après ça, la fin de l'année. Maintenant, ils ont fait sortir une nouvelle fin, fin, fin de l'année. Et ainsi de suite. Donc, ils font tout. Ils font tout. Afouane Tout, tout, tout. Alors, Adjib, moi, j'ai jamais vu personne jusqu'à maintenant avec, tout, avec toutes les paroles de... de comment on appelle ça de, diplomatie politically correct qu'on entend et dans les médias et ainsi de suite j'ai jamais vu quelqu'un faire le Eid avec nous parce que Eid al fitr les gens vont dire on n'est pas musulmans mais on va fêter pas chez vous mais dans nos, dans nos maisons avec nos familles on va faire Eid al fitr comme vous Eid al-Adha comme vous on va faire Ramadan comme vous là. parce que c'est pas un problème c'est juste une fête j'ai jamais vu ça Comme, comme il y a une histoire très très présente en, sur Internet, vous l'avez probablement lu, c'est une histoire fictive bien sûr, mais juste pour faire éveiller certains esprits. Alors ils disent l'histoire, elle commence comme ça, c'est un article, celui qui ne connaît pas l'histoire, il va dire, waouh, c'est machin, là c'est incroyable. Alors ils ont dit quelqu'un, il s'appelle je pense Jacques ou quelque chose, juste un nom comme ça, un Américain qui va chaque dimanche à l'église et ainsi de suite, et cadakadakada, mais un jour, il a mis euh, comme ça une hein la fameuse robe arabe comme ça, et il a, il a mis un turban sur sa tête, et il est parti, il a acheté un mouton, il a ramené un mouton à la maison, il a dit, qu'est-ce qui arrive Jacques Il a dit, parce que c'est euh, Ridul Adha. Il a dit, Ridul Adha, mais toi tu fêtes Ridul Adha ben, Il a dit, c'est juste une fête parmi d'autres. Okay. Après ça, dimanche prochain. Alors bien sûr, quelqu'un va lire l'histoire, jusqu'à la fin, ah, ok, ok. En fait, l'histoire, elle n'est pas vraie, mais elle parle de moi. <rire> c'est clair. Donc, Allah Azza wa Référez-vous aux personnes qui ne prennent pas ça au sérieux. Référez-vous. Oublions maintenant pour un moment, pas parce que c'est pas important, mais parce que les preuves sont évidentes de ce côté-là. Mettons de côté le Coran, la Sunna du Prophète, al ce que les juristes ils ont dit, et ainsi de suite. Allez, vous référez aux sciences sociales, à ce qu'on dit par exemple en anthropologie, et ainsi de suite. Ça, c'est des sciences qu'on enseigne aujourd'hui dans les universités, et ainsi de suite. Comment on définit une culture C'est quoi une culture On vous parle des composantes d'une culture. C'est quoi les composantes d'une culture hmm? La langue, l'ourah. Donc ici, on passe, vous allez trouver ça même dans les cours de management et ainsi de suite. Quand on parle de la culture organisationnelle, première chose, on va dire c'est quoi une culture des, Une culture, elle a des éléments. Alors on a la langue, qu'est-ce qu'on a aussi L'histoire, les Les croyances. Tradition culture, les rites, okay? Donc, même dans un contexte organisationnel, on va te dire pour incorporer, pour instaurer une culture organisationnelle, pas, tu ne vas pas juste écrire euh, nos valeurs sont en cadale, la transparence, je ne sais pas quoi, ou khalas. Non, te disent faut créer des rituels, il faut créer des, des pratiques comme ça, comme le fameux Walmart, ce qu'ils font là, le matin, ils prennent tous les employés, ils commencent à chanter, ainsi de suite, ça c'est un rituel, c'est leur petite ibada de Walmart, c'est clair Pourquoi Parce que ça a un impact sur comment tu vas te comporter lors du reste de la journée. Ça a un impact. Donc, les rituels, il ne faut pas les prendre à la légère. Ah, c'est juste une fête, c'est quoi Oui, c'est juste une fête, mais c'est une fête qui est représentative de quelque chose. Ce n'est pas une fête que les gens, ils ont dit « Ok, oh, ça, ça fait longtemps, on ne s'est pas vu, on va se mettre ensemble et on va manger. » Donc, Allah Azza wa il dit même lorsque quelqu'un, il a des parents qui ne sont pas des musulmans. Qu'est-ce qu'on fait Il dit subhanahu wa ta'ala « Wa in jahadaaka »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 avec eux parce que c'est tes parents même s'ils ne sont pas musulmans tu dois leur faire le berri et ainsi de suite ça veut dire sans créer une friction ou une bataille ou autre chose essaye de t'expliquer et de leur faire comprendre que je ne peux pas le faire, je ne peux pas être présent autour de l'alcool et ainsi de suite celui qui craint Allah il va lui donner une facilité une issue c'est clair une dernière question Oui, Ari. Oui. oui. Comme il a dit euh, euh, il est dans une situation familiale, où il est obligé d'être avec ses parents. Non. Ses vous, vous avez dit qu'il ne devrait pas être présent, mais si lui il est présent pour éviter la situation familiale et il s'abstient de tout ce qui est de la Non. Mais il est là pour, pour que la situation familiale ne reste. Non comment est-ce qu'il est fait en compte malgré... Non, on vient de dire, il y a... Il, y a... il a pas au péché. Oui. Temps, il une situation qui va compliquer un peu sa relation avec ses parents. Oui, exactement. On vient d'expliquer maintenant. Si c'est une fête particulière, religieuse, alors la personne n'a pas le droit d'être présent. Tu visites un jour avant, un jour après, quand tu continues ton berl qui est normal. Si c'est une visite Normal, une visite parmi les visites, quelqu'un a visité ses parents lors du week-end, lors des vacances, ainsi de suite, pas à cause d'une fête précise, et que là, il y a du haram, ou il y a de l'alcool, et ainsi de suite, ici, encore une fois, on dit les parents, okay, pas les amis, ou kada, kada, kada, kada, kada, kada. Donc ici, c'est les parents, parce que les parents comprennent tout tous qu'ils ont une valeur auprès d'Allah, et la famille, et ainsi de suite. Et si quelqu'un n'a pas des parents qui sont musulmans, ou pas des parents pratiquants, c'est normal que les parents, ils vont faire des choses qui ne sont pas halal Donc il faut trouver une solution à ça. « Prendre une distance physique » Ok Prendre une distance physique, ça veut dire sans nécessairement quitter la maison, être présent pour un certain temps, leur dire, par exemple, si vous allez servir de l'alcool, moi je ne vais pas euh, tracer avec vous lors de ce moment, ou ainsi de suite, parce que la vie c'est ça, c'est « Sunnah a pas, je vais essayer de ne pas faire de friction ». Il va y avoir des frictions sur certaines choses, si les valeurs sont différentes, mais ici si la question c'est de bien gérer ces, ces frictions pour qu'elles ne se transforment pas en une guerre ou un conflit ou autre chose, c'est clair préserver Et ça c'est même pour les musulmans Même pour les personnes qui ont des parents musulmans Pour des proches musulmans Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a des proches musulmans Que tous tes proches là, tes oncles, tes tantes, tes parents, tes grands-parents Tout le monde, chaque fois que tu vas dans leur maison C'est exactement ce que toi tu crois C'est la même chose Je ne pense pas qu'il y a personne ici comme ça C'est clair Les gens sont différents, les gens ont degrés de imam différents Et ainsi de suite Donc ici faire c'est la rahim Garder ses liens de famille, garder ses respects, son respect auprès de ses, de, de ses proches, tout en faisant de ton mieux de bien gérer ces choses-là, que lorsqu'il y a le haram, tu t'éloignes de ce genre de situation. Et ça, Inch'Allah, je sais que c'est difficile, c'est facile pour personne ici, c'est plus personne pour qui c'est facile, mais la récompense auprès d'Allah, elle est elle est énorme. Et comme on a mentionné, ça peut t'aider parfois à faire passer le message d'Allah Azzawajal. Parfois, c'est avec ça, mais à la langue, on va respecter, on va voir que toi, tu es vraiment sincère, tu es sérieux, tu n'es pas en train de jouer avec une croyance, tu, tu es en train d'essayer de, de faire la même chose que d'autres personnes. Et de deux, la vie, comme on a dit, si toi, tu veux plaire à l'autre, ça veut dire que l'autre, il ne veut pas plaire à toi, ce que tu veux. Donc, là, tu vas faire une première concession, Après la première va avoir une, une deuxième, après ça une troisième, c'est clair. Si tu es présent toujours devant l'alcool, alors mon fils, pourquoi tu es tellement sévère Une fois par année, c'est un anniversaire de ton père, mettons. Allez, bois un peu avec nous, juste une fois par année quand même. Je sais que tu n'aimes pas ça et tout, mais un verre par année, ce ne sera pas la fin du monde. Tu ne veux pas boire Mon fils, tu peux au moins nous servir Mon fils, tu peux m'acheter de l'alcool, du vin sur ton chemin lorsque tu viens. Je sais que tu ne bois pas toi, mais c'est juste pour nous, ce n'est pas pour toi. C'est clair. Tu vas toujours y avoir, parce que si tu fais une concession, tu vas avoir une deuxième demande, et si tu vas la refuser, ça va faire les mêmes frictions que tu voulais essayer d'éviter au début. <rire> oui. Taille, <rire> rapidement les deux dernières. Les deux dernières, c'est fini. Pascal. oui Ça c'est tout un sujet On ne peut pas répondre sur cette question en particulier Parce que ça c'est tout un sujet Ça va nous prendre beaucoup de temps C'est trop compliqué En général Si c'est si quelque chose Si le musulman il vend quelque chose de halal C'est halal Si le musulman il vend quelque chose de clairement haram C'est haram Si le musulman il vend des choses En général halal Et un peu de haram Comme des personnes qui travaillent dans la caisse Dans lesquelles ils font passer des choses de loterie, des tickets de loterie, ainsi de suite. À l'origine, le travail, l'emploi est haram, sauf s'il si y a nécessité. La personne n'a pas d'autre choix, elle a vraiment besoin de cet emploi tout de suite. Ce n'est pas un emploi en plus d'un jeune étudiant qui se fait de l'argent pour aller au cinéma et des trucs comme ça, parce que cette personne n'est pas dans Darura. Quelqu'un qui a des enfants à prendre en charge, quelqu'un... Comme l'autre fois, quelqu'un, un frère m'a demandé cette question. Il a dit « Écoute, vraiment, là, vraiment, je suis dans une situation de Darura, nécessité. » Mais le seul emploi que j'ai trouvé, c'est quoi C'est porter, porteur, quelqu'un qui, qui porte des caisses et qui les met, porter des caisses de bière. Ça, c'est son emploi, son travail. Du jour au soir. Ce n'est pas comme un peu de lait, un peu de café, trucs comme ça. Non, c'est juste la... Et le gars veut que je lui dise vraiment c'est halal. Parce qu'il est dans la nécessité. Écoute, je ne suis pas fou pour te dire que c'est halal. Je ne suis pas fou pour porter cette responsabilité devant Allah. Ce que je peux te dire, c'est le principe. Principe, les savants ils ont dit que si, c'est la nécessité. Nécessité, ça veut dire... Parce que moi, honnêtement, j'ai vraiment du mal à imaginer que dans ce pays, tu n'as pas trouvé un autre emploi à faire. Okay, j'ai vraiment du mal à, à, à croire à ça. Au moins, s'il a trouvé juste ça, il doit, c'est-à-dire le soir, quand il rentre chez lui, essayer de trouver autre chose. Si en parallèle, exactement. Donc, on, on peut comprendre que le gars, il a trouvé ça pour la première journée parce qu'il n'avait pas de quoi payer son loyer. Sinon, on va le prendre comme ça et le mettre dehors. Et même ça, que, quelqu'un n'a pas payé son loyer, ça va prendre des mois pour qu'on l'expulse. Et entre-temps, il va trouver quelque chose de halal. Il va payer ses dettes, Inch'Allah. Va... Donc, il y a d'autres solutions pour celui qui craint Allah. Donc, parfois, c'est les gens qui, qui essaient de dramatiser la, la situation en tant que telle. Oui, après. Oui. Des parents qui veulent te pousser à faire du Bitcoin, machin. du à Non, le prophète, alayhi sallallahu sallam, il a dit « Al halal u bayin, wal haram u bayin. »« Wa bayinahuma umurum mutashabihat, u laa y'allamuhuna min al nas, ha mal i shubuhat, faqa istabra al wa ardihi. » Quand a un doute, que quelque chose de halal haram, on est vraiment dans le doute, surtout les questions de kasb, les questions d'argent et de gains et de richesses, ce que tu vas mettre, parce que tu veux pas mettre du feu dans ton ventre, tu ne veux pas vivre avec du feu, avec des choses qui sont haram. Alors ici, la règle, c'est que Tant que du nej inte att är halal, du har la chubha. Älånne-toi. Darmar yaribuka ila malar yaribuka. Dans le hadith connu du Prophète, alayhissaratu salam. Lasse ce qui est douteux au profit de quelque chose d'autre qui est plus sûr. Comme on l'a dit. Sauf dans des situations de nécessité de darura. Ça c'est des situations du kappar. Quand on va conclure avec une phrase de l'imam Ibn al-Qayyim. Il nous dit ici. Le vrai mouahid, celui qui est vraiment monothéiste. Iza sa'ala, sa'ala Allah. S'il si demande, demande à Allah. S'il demande l'assistance, c'est l'assistance d'Allah Azza wa Jal qu'il demande. S'il oeuvre, il oeuvre pour Allah. Il est pour Allah, sa vie est pour Allah. Et il est pour Allah, il est par Allah, toutes ses actions, et avec l'œuvre d'Allah Azza wa Jal. Et il est en continu avec Allah azza wa jall c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui le protège et qu'il wallahu ta'ala a'la wa a'lam insha Allah ta'ala semaine prochaine safaat sur le nifaq on a pas eu le temps aujourd'hui de faire le nifaq wa akhir dawana An hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa wa baraka ala nabiyyina mohammed wa ala alihi wa sahbihi